Allez, on fait un point sur la circulation maintenant avec Valentin Mailleux, qu'on est ravi d'accueillir. Valentin, bonsoir. Eh, hey, je suis ravi, bonsoir, François. On va passer toute la nuit ensemble, là, oui, Valentin. On va passer la nuit ensemble, là, génial. Ça... Top, ça me mmh. fait plaisir, en tout cas. Alors, sur les routes, pour le moment, ça va plutôt bien. C'est vrai que ça roule assez bien, euh, à cette heure-ci. Encore un petit peu de monde, quand même, sur la 7 en direction du sud, entre Valence et Orange. Vous êtes toujours par moments ralenti. Des coups de frein qui rallongent encore votre parcours de près d'une heure. Des ralentissements aussi à l'ouest sur la 10, principalement en direction du sud. Vous freinez encore un petit peu entre Tours et Poitiers. Puis, en arrivant sur Bordeaux, Vous ne perdez plus que 30 minutes au total. Ça va de mieux en mieux. Et puis un petit peu plus bas, vous êtes encore nombreux aussi à vouloir rejoindre la frontière espagnole par la 63 avec 15 minutes de passion supplémentaire depuis Bayonne. En Ile-de-France, si vous voulez prendre votre avion à Orly ce soir, eh bien un petit peu de monde par la 106. Comptez presque 20 minutes de plus depuis le périphérique. Bon courage, bonne route sur RMC. RMC Merci beaucoup Valentin Mailleux, il est minuit sur RMC. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Un point sur les infos avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir à tous. Le témoignage exclusif de Sœur Hélène. Elle était dans l'église au moment de l'attentat à saint étienne du rouvray Elle a pu discuter avec les terroristes. Les constructeurs automobiles trichent-ils pour rendre leurs voitures moins polluantes après le scandale Volkswagen Un rapport a été publié ce vendredi. Et puis on fera bien sûr le point sur la reprise de la Ligue 2. Pas beaucoup de spectacles. Ce soir, RMC, il est minuit et une minute. Les langues se délient trois jours après l'attentat dans une église de saint étienne du rouvray Attentat qui a coûté la vie à un prêtre de 86 ans. Sœur Hélène était dans l'église au moment de l'attaque. Elle a pu discuter avec les djihadistes de Daesh, Romain Poiseau.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 C'est ça. Faut mieux que je pardonne. Derrière cette sérénité, Hélène et les autres sœurs restent soudées dans leur petite maison. En ce moment, non, je n'ai pas du tout envie tout toute seule. Faut faire face, hein, n'est pas. Être ensemble pour aller mieux, oui, mais hors de question de oh. se laisser aller. On est resté en vie, c'est pas pour faire n'importe quoi. Témoignage exclusif de sœur Hélène au micro-RMC de Romain Poiseau. Être ensemble, voilà deux mots qui résument bien cette journée de vendredi. Chrétiens et musulmans ont prié ensemble, notamment à Toulouse, à Périgueux, à La Rochelle, mais aussi à saint étienne du rouvray la ville touchée par l'attentat douleur est aussi la vôtre, a déclaré le curé de saint étienne du rouvray pendant, dans la mosquée de la ville. Les progrès de l'enquête, trois hommes sont toujours en garde à vue. Actuellement, un autre a été mis en examen ce vendredi, Marion Dubreuil.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 de l'attentat. C'est au vu de ces derniers éléments que son dossier pourrait être joint à celui de saint étienne du Rouvray. Marion Dubreuil pour RMC. L'État est-il en partie responsable de cet attentat Manuel Valls reconnaît une faute pour la première fois. Un des terroristes n'aurait pas dû être libéré sous bracelet électronique pour continuer de lutter contre la radicalisation. Le Premier ministre appelle à la formation des imams en France. Les constructions de mosquées ne devraient plus être financées par l'étranger, ajoute Manuel Valls de nouvelles mises en examen après les attentats de Paris, cette fois un Algérien et un Pakistanais qui étaient transférés aujourd'hui de l'Autriche vers la France ils seraient liés aux attaques du 13 novembre qui avaient fait 130 morts la surveillance policière est renforcée, sur les événements de l'été le ministre de l'intérieur Bernard Cazeneuve était au festival de jazz de Marsillac ce vendredi soir pour rencontrer les forces de l'ordre en charge de la sécurité plus de 200 000 personnes sont attendues l'affaire Volkswagen souvenez-vous, en septembre dernier le Constructeur automobile allemand avait avoué utiliser des logiciels de triche pour tromper les tests de pollution. Eh bien, d'autres constructeurs pourraient également utiliser ces logiciels. Un rapport jette le doute aujourd'hui, Claire Chekaglini. En fait, au lieu de faire la transparence sur les pratiques de l'industrie automobile, la Commission royale ne fait que confirmer des suspicions. Son rapport compile les tests de 86 véhicules diesel. Les experts ont noté des écarts importants entre les seuils d'émissions polluantes affichés par les constructeurs et la réalité. La Fiat 500 X, la Volvo V40 et la Skoda Fabia sont les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 Les précisions de Claire Chegaglini pour RMC. Des analyses complémentaires pourraient être ordonnées par le ministère de l'écologie. On reste dans la voiture mais sur la route des vacances cette fois. C'est un gros week-end de chassés croisés. Attention à la somnolence au volant. Elle est responsable de plus d'un quart des accidents mortels selon l'association des sociétés françaises d'autoroute. Écoutez bien les conseils de Bernadette Moreau. Elle est déléguée et générale de la fondation Vinci Autoroute. Il est très important de veiller à ce que les conducteurs aient suffisamment...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 les conseils de Bernadette Moreau de la fondation Vinci Autoroute on passe au football, reprise de la Ligue 2 ce week-end, le Red Star reçoit Auxerre ce samedi à 15h, le résumé de la soirée, trois victoires et 5 matchs nuls pas beaucoup de spectacles, Valenciennes a battu Clermont 2-0, Sochaux est allé gagner sur le terrain de 3, 3 buts à 1 et le Havre s'est imposé à Orléans 1-0, tous les autres clubs ont fait match nul 0-0 entre Ajaccio et Brest, Niort et Lens Tours et Ajaccio, Nîmes et Laval, enfin Bourg-Péronas et Strasbourg 0 à 0 Sochaux et Valenciennes sont leaders aux commandes de la Ligue 2 À moins d'une semaine de l'ouverture des Jeux Olympiques de Rio, l'état de la baie de Guanabara inquiète Bouteilles et déchets en tout genre flottent à la surface, c'est pourtant là que vont se tenir les épreuves de nage en eau libre, de windsurf et de voile. Les vélis planchistes français se sont d'ores et déjà entraînés sur ces eaux polluées. Et Pierre Lecoq, champion du monde en 2015, espère que la situation va vite s'arranger. Souvent les jours qui précèdent il y a toute une petite armada là, de bateaux qui sillonne le plan d'eau pour essayer de nettoyer tous les déchets. Donc euh, nous c'est vraiment ce qui peut nous gêner, c'est tout ce qui est sac plastique, euh, enfin tous les déchets divers qui peuvent se coincer dans, dans notre aileron et qui peuvent nous freiner euh, complètement. Donc ça, ça peut impacter directement notre performance sur une manche. Et voilà, moi de souvenir sur les deux events qu'on a eu en 2014 et 2015 j'ai jamais eu de soucis. Donc euh, voilà, j'espère que ça va être la même chose cette année. Euh, Pierre Lecoq au micro de Morgan Maury, la météo de votre samedi avec ah Valentin Mailleux. Et demain matin, les régions au nord de la Loire seront sous un ciel couvert les éclaircies seront plutôt rares au sud vous vous réveillerez globalement sous de belles éclaircies le soleil sera même assez franc de la Vendée à l'Alsace, dans l'après-midi le ciel va se charger des Pyrénées aux Alpes avec localement des averses quelques coups de tonnerre sur les reliefs de la Vendée à l'Alsace sur la Côte d'Azur et la Corse on gardera le soleil et puis au nord ça restera toujours très nuageux, près des frontières belges et jusqu'à la Bretagne avec quelques averses possibles le long des côtes de la Manche. Les températures demain après-midi, 20 degrés à Brest et Cherbourg, 23 à Lille, 24 pour Nantes et Biarritz, 25 degrés à Paris, allez, 26 à Montpellier, 27 degrés 0. à Nice et Bordeaux, 29 à Perpignan, 30 pour Strasbourg, 31 à Toulouse et 32 pour Montpellier. Et puis là, on pourrait s'arrêter jamais en fait. Et 45 à Las Vegas, <rire> et 5 mètres de monde. monde. À Passo, on voilà quoi Bon, euh, et bien voilà. Merci à tous, RMC, il est minuit et 9 minutes. Le Grand rush continue avec François Sorel. Alexandre, vous c'est fini. Oui c'est fini On Tout va à l'heure Alexandre Juste avant les infos Me dit Allez bonne nuit François <rire> En regardant comme ça Il est sympa, Alexandre Il est sympa, hein ouais. Il va falloir qu'on se venge Je sais Pe pas comment Peut-être mais... pervers narcissique. Ah, sa fête. Il ouais. ah, bon y bon. vous, vous y aller, Il y aller, moi je vais me coucher. Hein, ah, ah, Avec une perversité polymorphe. Ah. Oui, ah. j'ai l'impression. J'ai l'impression Vous me voyez en mituffler dans ma couette là C'est pas beau ça. Vous êtes en couple ah. une question discrète. Ah. On va s'arrêter là. Ça commence un petit peu à dégénérer. Merci beaucoup Alexandre, à bientôt. Merci à vous. On se voit demain. À demain. Très bien. Et vous, vous continuerez jusqu'à minuit. Nous à 20h on sera sous la couette en revanche Mais j'aurai eu l'occasion de me venger un petit peu plus tard Le Grand Rush se poursuit et c'est la nuit Qui commence les amis Nous sommes en direct jusqu'à demain Enfin je dis maintenant demain Mais tout à l'heure puisqu'il est minuit 10 Jusqu'à tout à l'heure 20h C'est le Grand Rush, on célèbre Ce départ en vacances pour euh, la plupart D'entre vous, n'hésitez pas à nous appeler 326 si vous voulez témoigner euh, Cette nuit on vous attend et dans un instant nous aurons Laurent avec nous RMC J.O. 2016, c'est au Brésil. New. Et c'est sur RMC. Dès le 5 août, RMC passe en mode Olympique. L'actualité des bleus à Rio 2016, avec les résidences et hôtels Odalis Vacances, partenaires de l'équipe de France Olympique. RMC, le grand rush, François Sorel, Aurélie Freix et... Et oui, notre ami Amir qui était... Ah tiens, sans le faire fr... exprès, je fais des poésies maintenant. Notre ami Amir, pas mal. Il oui, était Amir. avec nous au téléphone tout à l'heure. Ah hein oui Voilà, depuis un catamaran à Bonifacio. La vie ça. est dure hein, pour les stars. Franchement, ah, c'est un, un peu compliqué d'ailleurs sur le Twitter, hashtag grand rush RMC. Vous verrez même un selfie d'Amir qui voilà. nous a fait rien que pour nous. C'est ça, et en plus, euh, il est, disons qu'il est topless. Non, mais Donc, oui. Euh, Donc voilà, c'est très. C'est tellement facile. Il paye de son de torse, quoi, en fait, c'est ça, ça l'idée. Voilà. <rire> il paye son torse. Il paye il son torse. <rire> c'est très joli, et puis alors il nous a fait exploser le hashtag grand rush RMC ah. à lui tout seul. Forcément, oui. <rire> étonnant. Bon, je pense que Barthélémy Bolo doit se mettre en torse nu. Voilà, C'est parti. Barthélémy. Il fait chaud d'ailleurs dans le studio. On <rire> la photo. Pour qu'on puisse, pour qu'on puisse exploser encore une fois le, le record d'admiration. Demandez-le très simplement. Demandez-le sur hashtag euh, Grand HRMC. puis, bon, s'il okay. y a suffisamment de votes, eh ben peut-être, peut-être que j'accéderai que... à votre souhait. À, par là là, à partir de combien, euh, Barthélémy On verra. Je me prononce. Je pas. Vais attention cocher. à la réputation journalistique qui risque d'en prendre un euh, coup. Oui, ça, Bolo. Ouais, Vous ouais. êtes à l'aube d'une belle carrière. À l'aube seulement. C'est ça. Et on va éviter ah. de, de, de, de tomber en plein vol. <rire> Christian Ikea est avec nous, notre oui, médecin Christian. nutritionniste qui nous accompagne euh, durant ces, ces 30 heures. Voilà, notre fidèle <rire> compagnon du Grand Roche. On, on parlera peut-être un peu de prévention des maladies sexuellement transmissibles tout à l'heure Bien volontiers. Bien <rire> sur, que, sur la bien route, que notre il faut jamais nous ça sur la route. <rire> bien volontiers. En vacances nous dit Christian. Ah oui, là, attention. Mmh. Il faut, en tout cas, ça va me tenir éveillé tout ça. Euh, et Qu'est-ce que nous avons aussi On a pas mal de, de messages. Oui. Frédéric, qui nous dit, dites aux vacanciers, s'il mmh. vous plaît. Il dit même pas bonjour, Frédéric, parce qu'on <rire> sent qu'il est un peu énervé. Vous savez, c'est le tweet du, de la personne qui est un peu énervée. Dites aux vacanciers de ne pas rouler en anti-brouillard et de régler leurs phares. C'est sympa pour les gens qu'ils le croisent. Ben oui, c'est vrai que c'est agaçant. Faites attention aux anti-brouillards, les mmh. amis. Oui. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est vrai que la plupart du temps, c'est parce que c'est un petit brouillard. On, sait, on le bouton, on le tourne comme ça. Tiens, tiens puis, on, on voit pas, pas forcément la différence surtout. Je suis dans un petit brouillard. Je vois que dalle quand même. Mmh. Mais... Ça fait un peu de lumière devant, c'est mmh. sympa. Mais ça. la personne qui est en face, il est aveuglé comme un lapin tout sur fait. une nationale et ne voit plus rien. Tout, Donc, tout à fait. Euh... Et en temps de pluie, ça peut être euh, absolument euh, horrible. Il faut absolument pas les utiliser. Il bon. euh, y a beaucoup de gens qui travaillent hein, cette nuit puisque là on a un message euh, sur le Facebook de Gilbert de Toulouse qui dit je suis agent de sécurité, je travaille actuellement et c'est super de vous écouter, merci à vous, bonsoir à tous les agents de sécurité et d'ailleurs en parlant de personnes qui travaillent, nous avons Laurent Oui, tout à qui est fait. En ligne avec nous. Ah, on va accueillir Laurent dans 15 secondes, mais auparavant, ah. puisqu'on parle de torse, il ah. y a, Bigou, y a plus important, non il y a Frédéric qui nous dit "Aurélien topless, je préfère oh. personnellement." Ça, je m'y attendais. Mais euh, voilà, on va passer comme ça très vite. On n'a rien bah, entendu. Là, ça part partir d'un million de demandeurs. Faites attention. L'objectif est lancé. Il non, ne non, non, faut pas s'engager comme ça. Be careful, comme on dit. Ça peut, ça, on peut y arriver. Faites attention à vous. Moi, si j'étais vous, je lancerais pas ces. Ce nous grand, sommes de, déjà à 999 000. De petit... 000. <rire> de petit Ah bon, vous comptez vite, Christian Laurent, bonsoir <rire> Bonsoir, bonsoir à tous Bonsoir Laurent Bonsoir Laurent Comment ça va Laurent. Laurent. Bah, Ça va, euh, au travail, comme, euh, comme certains, euh, comme vous d'ailleurs mm -hmm. Bah oui, tout à fait, on est au travail aussi euh, Donc vous êtes ambulancier de nuit C'est ça, enfin, pas que de nuit, mais bon, c'est vrai que ce week-end, ah. euh, je travaille de nuit, euh, donc ce soir, demain soir et dimanche soir D'accord, et du coup, vous, travaillez dans... vous êtes dans quelle région Sur Toulouse. Vous êtes à Toulouse, d'accord. Et la nuit, euh, comme ça, c'est un travail où vous avez vraiment beaucoup de, de transports euh, à faire Ou est-ce que c'est assez calme Vous bah, avez des pauses En fait, nous, on dépend du 531. 31. C'est-à-dire que c'est euh, voilà, euh, eux qui, en fonction des appels, disent ben voilà, vous allez euh, chez telle personne. Euh, donc, ça peut être de, euh, allez, on va dire, de sorties dans la nuit jusqu'à 5, 6. Je suis sorti dans la nuit. Euh, est-ce que vous est travaillez bien. tout l'été Est-ce que du coup, pendant l'été, vu que voilà vous dites région de Toulouse, hein, si je me trompe pas, oui. euh, est-ce qu'il est qu y, y a moins de monde Forcément, il y a plus de gens qui partent en oui. vacances. Est-ce que pour il vous, y a... c'est une période un peu plus calme en, en, termes, de euh, en termes de travail En termes de travail, un jour, oui. Parce que, bon ben, les, comme vous le dites, les médecins partent en vacances, les services sont moins chargés. Donc, un jour, euh, ça se ressemble forcément. Après, en nuit, on n'a pas tellement de variations parce que le SAMU, voilà, ça reste quelque chose de... Euh, D'assez aléatoire et euh, donc. Euh... Mais sur la route, pour le coup, pour pouvoir ah oui, aller sur, oui, faire les transports, c'est oui, un nous peu nous plus tranquille. C'est sûr, ah, sûr que sur la route, euh, le matin à 8h ou le soir à 17h, euh, c'est quand même plus intéressant euh, d'être au mois de, ju de juillet ou d'août. Euh, c'est beaucoup plus léger pour nous, et ça c'est sûr. <rire> et puis, euh, petite question très intéressée en tant que, que personne qui travaille à la radio. La radio accompagne beaucoup les personnes qui font votre travail, non Oui, oui, oui. Non, oui, c'est important énormément C'est vrai que nous, on, ben, on vous suit euh, d'une part pour, ben, pour les points de circulation, euh, enfin, voilà, on peut avoir besoin de tout un tas de renseignements euh, que vous nous donnez euh, bien gentiment. Euh. Donc c'est vrai que ça nous accompagne assez, euh, assez régulièrement, on va dire. Bon, c'est très bien Laurent. Euh, alors là, vous allez travailler jusqu'à quelle heure ben, Là, c'est du, du 20h, donc c'est 20h-8h 20h, demain matin. D'accord où je vous abandonnerai, euh, malheureusement, euh, et pour peut-être vous reprendre dans l'après-midi, euh, après une petite nuit réparatrice, on va dire. Euh... Oui, alors comme vous êtes ambulancier, traînez dans les coins, ici, dans, de Rue d'Orador-sur-Garde, on ne sait jamais, peut-être qu'on aura besoin de vous. Parce qu'au bout de 30 heures de direct, peut-être que j'aurai besoin d'une ambulance. On sait, ne on sait jamais. Donc, si, si, si vous pouvez être par là, peut-être qu'on pourrait gagner quelques précieuses minutes. C'est vrai, c'est vrai. Pour ouais. la ouais. réanimation, vous avez du champagne ouais. <rire> Ouais. Voilà, J'aime bien, bien, bien la médecine douce de Christian Ricard. C'est pas mal ouais. hein, quand même. C'est pas mal du tout. les petits de grand-mère, ça s'appelle. Pour ça. revenir sur votre débat, Nutella, Nutella chocolat, euh, personnellement, je préférerais chocolat noir. Hein. Je vais passer du ah Vous, passer vous, des êtes, des mon Oscars, vous voilà. êtes mon ami. Vous êtes dans notre team. <rire> eh ben moi, et je rejoins la team alors... François ah Sorel. Non. Moi, je suis la team François alors... Sorel. Je suis Nutella. Nutella, la petite cuillère, le matin et le soir. Je reste avec Christian. Ou alors, je sais pas si j'ai le droit de faire un tu veux mais il existe des très bons chocolats des pâtes tartinées euh, ah euh, oui c'est pas pareil c'est pas pareil Laurent c'est ah pas oui, pareil c'est pas, pas pareil au niveau goût c'est pas pareil au niveau goût mais au niveau y je pense que le docteur ne me contredira pas qu'on peut trouver des, des choses de très bonne qualité euh. Oui, oui, oui. Salut. Oui, bon, on n'est pas convaincu. Vous, vous écoutez en silence. Oui, oui, oui. Voilà. Moi Je reste Nutella. Je suis désolé. Je suis un fervent défenseur de Nutella. Mais ça se bon, voit. Éternel. Ça se voit. Et ça se voit. C'est à dire. C'est quoi c est c est si. le teint Nutella Le, le regard vif. Ah, <rire> D'accord, ça va. Bon, bah écoutez, c'est plutôt gentil. Mais derrière ça, j'ai remarqué que les garçons ont plus de mal à arrêter le Nutella que les filles. Ça reste à votre âge. Euh, ah, parce voilà, qu'il faut arrêter comptez... le Nutella Oui, à un âge où voilà, le Nutella, c'est... Non, je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est une erreur d'enfance, c'est une erreur de jeunesse. Non, je ne suis pas d'accord. je ne <rire> suis pas d'accord Laurent merci en tout cas pour votre appel, c'est très sympa. Bon courage, jusqu'à 8h. Oui. N'hésitez pas à nous rappeler ouais. si vous le désirez. Et Il n'y a pas de soucis. d'avoir un petit cadeau. Mais oui, bien sûr... Euh, écoutez, puisque Un pot de Nutella. Bien <rire> n'y <On rire> a rien y compris. <rire> euh, moi, je préfère <rire> le chocolat noir. Et <rire> eh bien un pot de Nutella... un paquet de bonbons RMC, ils sont très très bons. Ils sont très très bons. On va vous envoyer puisque Vous faites beaucoup de, de routes. Euh, on va vous envoyer un pack CD-DVD avec une paire d'écouteurs euh, urbains, un DVD, un CD, un disque dur externe sans fil, ça peut être pratique euh, pour vous, et puis un, un autre DVD, bah, écoutez, vous allez avoir de quoi faire. Il faut, faut pas regarder Laurent. sur la route, par contre, Laurent. Ah non, les DVD, on jamais, pendant, jamais, votre jamais pause, en fait. pendant votre pause Pendant votre pause. Surtout si vous dans avez quelqu'un que vous, vous transportez. <rire> ça un peu plus grave. <rire> Désolé, je vais voir la fin. Attendez, patientez. <rire> et puis voilà, vous regardez le film tranquillement avec la personne qui est installée derrière. Bon, à bientôt, Laurent. Ouais. Et Bon Soit courage pour vous, cette bon nuit. Courage, en tout cas. Bon soirée, bonne merci, soirée, merci. Bon enfin. courage à vous. Euh, Qu'est-ce que nous avons Nous avons par exemple, tiens sur Twitter, Loulou qui nous dit avec le hashtag Grand Rush RMC, quand la pluie torrentielle est et qu'on ne voit rien, mettre les antibrouillards permet d'être vu des autres. C'est très efficace. Certes, oui. mais quand il pleut, euh, voilà. dit Loulou, quand il ne pleut pas, les antibrouillards ne servent à rien, les amis. Mmh. Voilà, là je fais mon Jean-Luc Moreau. Oui, vous avez oui, vu, bah, je bah, fais oui. Bien. Non, vous faites très bien le relais. Bah, enfin, tous les dimanches avec Jean-Luc, on apprend des choses. C'est vrai. Hein. Ah non, mais vous savez que j'ai amélioré ma culture automobile grâce à Jean-Luc depuis toutes ces années, c'est vrai. Euh, le 32-16, n'hésitez pas à nous appeler euh, tout au long de cette nuit. Il est minuit 20, peut-être êtes-vous euh, sur le départ. Vous avez chargé la voiture, vous n'avez pas oublié la belle-mère, tout va bien, tout le monde y est. Vous avez décidé de partir justement à la cool À la fraîche, comme oui. on dit. Eh bien, racontez-nous comment ça se passe. Si vous partez en famille ou même si vous partez tout seul, vous partez d'où pour aller où euh, Pour pendant combien de temps Eh bien, racontez-nous tout ça via le 3216 standard RMC ou bien le hashtag Grand RMC. Oui, écrivez-nous, appelez-nous et puis il y a plein de cadeaux à gagner. Vous allez voir l'armoire à cadeaux est encore pleine. Bon. Et nous tout va bien, le café est encore tiède. Donc tout va bien, je pense qu'on peut tenir une bonne partie de la nuit sans aucun enfin, souci Il n'y a pas que du café, hein, parce que moi je, quand même vous savez, Attention je suis arrivé il n'y a la la pas très longtemps. Non, non, je suis arrivé il y a quelques minutes, oui. j'ai entendu, j'ai écouté l'émission forcément avant oui. de venir ah, sur oui. la route, je me suis préparé d'ailleurs je me suis bien préparé, j'ai dormi, oui, oui, oui. voilà, etc. Mmh. J'ai ramené des victoires, non, en vous, êtes à, vous êtes mmh. euh, bien bien remonté Bah oui mais bon j'étais en matinade toute la semaine moi forcément, moi c'est mon heure la nuit. Mais ce qu'il faut savoir, ce que vous devez savoir les auditeurs, c'est qu'on parle de sucre, etc. On a les conseils Allez. de notre médecin etc. Mais ce qu'il faut savoir C'est que dans le studio En ce moment et dans, à l'extérieur du studio Il y a du sucre Ah bon non, non, non. Il y a des canettes de soda, il y a non, non, des non. friandises, il y a des bonbons en pagaille, pas, euh, il y a des viennoiseries, il y a plein plein de choses qui ont été ramenées. <rire> Donc il y a du sucre partout. <rire> Merci non, Martelie Bolo, vous allez aller loin dans ce métier. <rire> il y a pas non, non, mais il faut la vérité. Oui c'est vrai. Alors, on est sur RMC, on dénonce. <rire> dans un instant, point trafic. Et puis euh, on repart avec vos témoignages. On aura, tiens, Amel euh, qui se rend à Grimaud, c'est près de Saint-Tropez. <rire> il y a pire comme destination les amis. chanceuse. Oui Allez, à tout de suite, c'était RMC, c'est le grand rush. Ah, merci. Et avec notre ami Valentin Maillot enfin point sur la circulation Valentin Un Nouveau point de trafic François et c'est globalement tranquille sur les routes même si vous avez encore des difficultés hein, ce soir sur la 7 euh, entre Montélimar et Orange hein, en direction du sud en cause de cet accident que nous signale la communauté Coyote accident juste à la sortie de Montélimar donc prudence des ralentissements qui vous font encore perdre presque 30 minutes des coups de frein à l'ouest aussi toujours sur la 10 essentiellement en direction du sud entre Touré, Poitiers puis en arrivant sur Bordeaux là aussi 30 minutes de patience supplémentaire et puis en Ile-de-France sur la 86 ça coince un petit peu en intérieur entre Vitry et Fresne, comptez 15 minutes supplémentaires ailleurs ça va plutôt bien on n'oublie pas évidemment de faire des pauses hein, toutes les deux heures et puis la nuit c'est vrai que c'est encore plus euh, la nuit encore plus compliqué de, de conduire donc on fait des pauses évidemment on n'oublie pas moi j'ai un petit, euh, une petite information à vous demander euh, bon, c'est un peu personnel hein, je vous l'avoue ah. moi j'ai mon père qui est sur la route en ce moment il fait euh, Nantes Euh, en Loire-Atlantique, boin en Vendée, euh, c'est près de Noirmoutier. Est-ce que ça roule Comment est-ce que ça marche Des bouchons à heure-là En ce moment, ça va très bien. Euh, c'est autour de Nantes C'est tranquille. Alors à partir de 4h du matin, par contre, ça commencera un petit peu à se charger. Ouais, bon, s'il est pas arrivé à 4h du matin, voilà. c'est qu'il y a un souci. priori. <rire> Merci beaucoup, oui. Valentin. Voilà, il il s'est sur l'air d'autoroute Peut-être, peut-être qu'il a fait une pause. Ah, peut-être, peut-être qu'il a ah, fait de une une pause. Ça pause. s'impose. Exactement. Mais, mais voilà, cher ami. Puis en tout cas, il pourra appeler RMC pour vous prévenir et vous tenir au courant. c'est ça. Je vais lui un souci. Donc pour l'instant, Valentin Ayus, vous êtes à la Ah globalement. Que que vous, cool. vous, vous cherchez les Pokémon pendant les. Ben j'essaie il y en a pas trop dans le studio pour le moment ici. Oui parce que Valentin <rire> Maillot maintenant hein. repère en fait les feux rouges pour essayer d'avoir un, un, un petit embouteillage. Et il se dit mais où On sont pas. les feux rouges pour les nouveaux 32 16 Vous êtes au feu rouge <rire> peut-être sur la 7 <rire> en ce moment, il y a quelques un petit peu. Ralentissement, feu rouge Sur le boulevard magenta, quelques ralentissements, quelques ralentis Allez les amis, on revient dans un instant avec Amel qui sera là et on part à saint tropez Ah oui, on est comme ça sur AMC. On ne se refuse rien cette nuit, à tout non. de suite.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 RMC Le Grand Rush, François Sorel, Aurélie Frex. Voilà, excusez-moi, j'étais en train de donner une leçon de Twitter à Barthélémy Bolo. Je suis assez honteux. C'est les anciens mais maintenant, mais, qui mais expliquent les réseaux ouais, sociaux voilà. aux jeunes. vous êtes un spécialiste. Sur... Ouais, le spécialiste quand même. On ouais, est euh... peu... en en sur 0.1n mais... quand même. Oui, je ouais. ouais. c'est vrai. Non, mais d'accord. Euh, en revanche, Snapchat, j'y y comprends rien. Snapchat. Moi je peux vous expliquer Snapchat, il n'y a aucun problème. D'accord, on fera un spécial Snapchat. Et si en RIKA, Snapchat, ça vous parle ou. D'accord. Christian est en train de réviser les conducteurs de demain. En fait, oui, euh, il a pris tous les papiers, toutes les rubriques. Mais moi, j'aime bien. Il veut utiliser. non, je vais vous expliquer. À 15h, vous retrouverez. Oui, j'adore <rire> la vision globale. Non, c'est pas ça. C'est que Christian est en tant que médecin. Aime toujours avoir un coup d'avance. Donc il aimerait bien savoir ce qu'il y a demain à 9h42. Et donc il est en train d'étudier les conducteurs de demain en se disant « Oh là là, j'ai encore 9h avant de retrouver ce truc-là. » Eh bien voilà, c'est comme ça, Christian. Mais que vous voulez-vous Que voulez Quand on est dans la galère du Grand Rush, on irait jusqu'au bout oh, C'est pas une galère, c'est un immense plaisir. Et Et il, a il a besoin de sucre encore, Christian, c'est pour bon ça. Il n'a pas pris assez de sucre encore. C'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on voulait faire là Mais On voulait tu... parler à Amel, qui est là, au téléphone. saint -Tropé. Bonjour Amel Bonsoir Bonsoir. bonsoir. Vrai, on, dit, on, dit, ah. on dit plutôt bonsoir cette heure-ci, c'est vrai. On est à Saint-Tropez. Ouais. Comment ça va Amel bah, Très bien, on est parti du Mans nous à 18h30, donc euh, direction euh, Grimaud. Mm -hmm. bon, on a appréhendé euh, d'avoir euh, les bouchons parce qu'on nous a dit, on a vu aussi euh, Bison Futé euh, qui avait euh, annoncé une journée euh, rouge mm -hmm. et demain journée noire. Donc on a pris la route à 18h30, on s'est dit on va... On va peut-être éviter euh, le rush. Ouais. Et euh, au final, ça roule super bien. Donc, on est ravis. Donc, il euh, n'y okay. y a pas trop de monde. Franchement, euh, nickel. On verra après, euh, dès qu'on arrivera dans le Var. Mm -hmm. Ça va être compliqué. Mais euh, là, on est avec les enfants. Donc, ça se passe ah. très bien. Vous êtes avec combien d'enfants On a deux enfants. Donc, euh, Adam, euh, qui a 7 ans. Et euh, ma fille, Sophia, qui a 9 ans. Adam et Sophia, ils sont en train de dormir Ah, euh, Sophia, elle est réveillée, là. Elle ah, écoute, Sophia, coucou, là, Sophia. <rire> <rire> elle, est... Est Sophia elle fait de coucou. Bah, bah oui, oui, bonjour, oui, Sophia. Bonjour. Bah, oui, elle un... nous écoute. Ah, elle vous passe le C'est un, un petit coucou, on n'entend rien. Ouais, oui, moi, je n'ai pas entendu Sophia dire bonjour. Ouais, bah, t'as mis les pâches. Attendez, je vous la passe. Allez. coucou. Coucou. Ah, ça, c'est un vrai coucou. C'est un vrai coucou. C'est un coucou qui sent s'introper quoi. On y est. Ça va, Sophia Oui. Ouais. Ah. Qu'est-ce que tu fais là en ce moment Comment ça se fait que tu dors pas à cette heure-là, toi, oui. Sophia Il est minuit et demi, dis donc. C'est un peu tard, hein <rire> Pour, Pourquoi est-ce que tu dors pas à cette heure-là, Sofia Je n'arrive pas à dormir. Ah. Ah. T'es trop, es trop ah, ouais. contente de partir en vacances, peut-être oui. eh, bon. bon, J'ai trop oui. de sucre. Sophia, Grimaud, Saint-Tropez, tout ça, bon tu vas donc passer des vacances là-bas. Qu'est-ce que tu vas euh, faire J'ai repris le téléphone ah, peut-être Amelie. Ah, oui ah, <rire> ouais, non non mais c'est clair. Bon, <rire> qu -ce Qu'est-ce qu que vous allez faire à part la plage, Amel? Euh, bah, la piscine, hein, ma foi euh, oui, on vrai. y va pour euh, décompresser, se reposer, mmh. visiter moi je connais un peu le Var mais euh, mon mari connaît pas donc il voulait euh, oh. faire euh, le cliché là aller à Saint-Tropez la plage oui. dire... oui. la gendarmerie oui. ouais, bah, oui. Oui. On oui. je sens quand même je Alors, sens quand même une pointe d'ironie la... oui <coughs> les clichés ils ouais, voulaient je... connaître je ça le, le mot cliché clichés, le mot bah, cliché oui. me blesse ça me blesse terriblement donc je pour la peine vous allez passer à Bormes-les-Mimosas c'est un village extraordinaire aussi du côté Du lac de Saint-Tropez. Les, les gens oui. du, du Var sont merveilleux, merveilleux. Oui. Vous allez aller oui. au Le Lavandou, vous arrêtez au, chez Brico Décor, où on travaille remarquablement. C'est hyper, Christian. Oui, ça c'est oui. oui. oui. oui. Tout oui. ça pour oui. vous dire, oui. euh, madame, oui. que le Var est, est un pays extraordinaire. De de est vous un pays extraordinaire. Oui. Et <rire> vous verrez qu'à Saint-Tropez, euh, il on y vit remarquablement bien même en été oui, on est moi je fait. vous conseille quand même ah, l'arrière oui, pays varois, oui. clairement en, et notamment en été bon faut aller voir Saint-Tropez la plage etc oui. mais c'est tellement plus agréable l'arrière Pays-Varrois mais la mais les six exemple, six oui. villages perchés les corinces aller à je sais pas euh, j'ai plus, euh, plus de, de dons qui me viennent en tête moi j'ai passé un petit temps là-bas dans le Var et c'était mmh. vrai que l'été ouais. c'est quand même beaucoup plus agréable il fait un peu plus frais en plus euh, oui. dans le pays dans et je sais que tous les Varois fuient la côte en 15 juillet Sûr, Parce que hein. franchement Amel vous allez goûter aux embouteillages de Saint-Tropez C'est un bonheur mmh. euh... C'est ce que j'appréhende énormément oui. Mais on me l'a dit euh... Mais bon voilà j'ai vu Cela dit euh... c'est un très beau village oh, Saint-Tropez C'est très sympa Oui, je sais. Je, ben, je connais déjà parce que euh, à l'époque j'étais déjà parti dans euh, Saint-Tropez. J'avais déjà fait Saint-Tropez. Bon, après euh, moi personnellement, c'est très bling-bling. Mais, mais euh, il n'y a pas que Saint-Tropez. Oui, y vous, vous allez voir qu'il y a hein. des tas de villages à côté, très intéressant. Ouais, voilà. voilà y remonté y sur Paris, les on, arcs, sur euh, ouais. le lac de Sainte-Croix ouais. pour aller se baigner à la fraîche, mmh. sur le mont La oui. et ah, le sommet du avec Cette eau bleue là, c'est tellement beau. Tellement beau. Bon Amel, bonnes vacances. Bonnes vacances. Profitez-en bien bon courage à vous et euh, c'est bien parce que vous me donnez la pêche c'est parfait notre euh, franchement on n'a pas beat. du tout de coup de barre donc on, on va, on va essayer, aller essayer. Aller finalement Merci. aller au lac de Sainte croix ah, ah d'accord mais il n'y a pas de souci, euh, <rire> Merci. Un petit, y un petit cadeau pour Amel oui, bon. un petit cadeau oui qu'est-ce qu'on peut vous offrir une belle paire de lunettes de soleil lunettes euh, K66 OK. Allez, Allez, ben... bon super <rire> une belle paire de lunettes bon courage Merci, Merci beaucoup Ahmed, bon courage à vous aussi, bien faites bien attention bien. pour la fin de la route. Merci. Merci au et puis là les amis euh, on parle tranquillement euh, avec Amel mais euh, là en ce moment sur Twitter un débat fait rage sur les antibrouillards on a créé quelque chose là hein. Euh, donc euh, on a 43 d'hommes qui nous disent les antibrouillards avant sont interdits sous la pluie parce qu'ils éblouissent mais ensuite il y a Arnaud qui nous envoie la législation et qui nous dit qu en cas de de forte pluie les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement Alors, du coup on ne sait plus on sait si on quoi à Jean-Luc je pense que Jean-Luc va nous en voir, je pense va être content. Christian. C'est même pas ça. C'est que, à mon avis, il est sur messagerie. Donc, euh, on peut essayer, si vous voulez. Hein. On peut avoir essayé de joindre Jean-Luc, mais bon, je suis pas sûr. Euh, on peut essayer peut-être tiens Thomas qui t'as le portail de Jean-Luc. Je vais, je vais te le donner en antenne et puis on va essayer de l'appeler. À mon avis, il doit dormir. Sinon on peut le donner à l'antenne, mais ce sera peut-être pas très bien. Hmm, alors ça, ça serait vache. Ça serait vache quand même. Imaginez toutes ces, tout, tout les toutes les toutes les fans de Jean Luc ah oui. qui vont l'appeler sur son portable. Ah oui, oui. Ça va être quand même mais assez je terrifiant. Je pense qu'on aura ses chats au téléphone. <rire> c'est vrai qu'il a pas mal de chats. Mais n'empêche, en vrai, Jean Luc est certainement un des animateurs qui reçoit le plus de mails. C'est absolument incroyable dans son émission du dimanche. Et oui, c'est incroyable. Je suis complètement d'accord. Il est minuit 31 les amis. Merci d'être avec nous. Vous êtes au cœur de ce grand rush. Édition 2016 C'est la meilleure, je vous le dis tout de suite C'est vrai François Ah oui, non, c'est la meilleure, franchement, 30 heures d'antenne non-stop Ah oui, bah oui. Attendez, l'année dernière, on a long. fait 24 heures. Là, mmh. on fait 30 heures. On vrai. vous accompagne pendant 30 heures. Où s'arrêtera-t-il En non-stop. Où s'arrêtera-t-il En 2050, il prendra l'antenne tout l'été. C'est ça, <rire> Trois mois non-stop. C'est ça. Avec des intraveineuses, des transfusions. Un truc, un truc formidable. Ça va être sympathique. Euh, Christian qui sera là, qui, qui poussera mon petit, mon, mon petit, comment on dit, la chaise roulante, etc. Allez, François, il faut y aller. Il faut faire pipi pendant <rire> les infos maintenant, hein. Bon, enfin bref, tout ça Vous fait... serez sous perfusion peut-être. Ça fait un peu flipper tout ça. Euh, on enchaîne avec Christophe qui est avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir, Bonsoir messieurs. Comment ça va Christophe <rire> Ça va plutôt Christophe. bien et vous Bonjour ça Christophe. Va, et vous Christophe, ça fait, ça fait plaisir de vous entendre. Eh bien, Christophe, je crois que la musique qu'on est en train d'entendre est tout à fait d'actualité puisque vous, vous sortez d'un événement qui est. Alors, je, sors, euh, je viens de terminer il y a une heure de ça le concert de Kenji Girac à Ajaccio devant 6000 personnes mm -hmm. et c'était très très bien. Question, Christophe, vous y êtes allé volontairement ou pour accompagner quelqu'un Non, oui. quelqu non, vous a, non mais, vous mais il faut savoir. savoir, vous un la, la, la vérité, ah. c'est que j'ai un petit garçon qui est fan ah, voilà. et du coup, j'ai été, mais j'ai aussi chanté. Ah, ah vous aussi vous y êtes pris alors ah oui vous avez ah, chanté oui. Kenji on peut chanter oui. ensemble hein, si vous voulez non c'est bon là j'ai plus à ça c'est fini là j'ai donné, donné, donné mon temps bon <rire> exactement Christophe c donc c'était ça va ça tenait le coup Kenji c'était pas mal ouais, ouais d'accord super hein. Bah ouais puis, du, coup, du coup je suis rentré Et puis à la radio dans la voiture je vous ai entendu je me suis dit tiens je leur passe un petit coup de fil bah, pour entendre leurs nouvelles c'est sympa c'est sympa pour, comme pour tout vous dire on aurait dû avoir Kenji pour le grand rush Mais euh, on n'est pas arrivé. Et Kenji nous a mis à la peine. Bah on a et eu du mal à la, la, la, la voir. Il, ah oui, il, il était à la plage l'après-midi, c'est pour ça. Il était à la plage l'après-midi c'est pour ça. Ah oui, il ne pouvait pas nous appeler parce qu'il était à la plage. Non, bon, on est un petit peu déçus euh, parce qu'on oui. avait prévu de la voir. Et puis euh, là, dernier moment. Bon, voilà. J'espère qu'il oui, t'en en il, avait parlé, en se plus, se plus, François, François tu l'avais la annoncé et tout. Non, bon, c'était prévu, c'était prévu. Puis voilà, au dernier moment, Kenji nous a dit non. Bah oui, on a fait allô Kenji. On a tout tenté sur sa messagerie, mais. Quand est-ce que vous prenez des vacances, Christophe Ah j'aimerais bien en prendre au mois d'août, tu vois. <rire> j'aimerais bien, quand vous veut... j'aimerais bien », c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr <rire> eh, Ça veut dire que c'est compliqué, hein. parfois. Ah. Alors, parfois, attendez, Christophe, est-ce que vous faites partie de ces saisonniers qui travaillent donc, euh, en Corse ah. l'été Pire, pire, je fais partie de ces gens qui travaillent à leur compte, vous savez. Ah, d'accord, ah ceux qu oui. Et... qu -ce Et... comme... qui font beaucoup d'heures. Qu'est-ce que vous faites comme job ah, Je travaille euh, dans les métiers de l'aérien, les... je suis une agence de voyage. D'accord. Ah oui, ah oui. Euh... on partir en vacances. Ah, pas facile, de vacances. prendre les vacances au mois d'août parce faut... C'est ouais, peu peut être... peut-être pas forcément maintenant qu'il y a le plus de monde qui rentre dans votre agence, non Si ouais, on est, on est en pleine... Pour moi, on est en pleine saison. Ouais. D'accord. Vous, vous avez une agence spécialisée dans un domaine euh... Oui, c'est ça, oui. exactement. Une agence spécialisée dans le logistique sportive, on va dire. D'accord, ok. Et vous proposez quoi, du coup Les packages. Les packages de quoi De, de vacances. vacances. <rire> de tout. D'accord. Euh, y y pour vous-même, si vous voulez partir en vacances. Pour vous-même. Ah, oui. Et puis sinon, on travaille aussi avec des, avec des sportifs. D'accord. D'accord. Ah oui. Bon, Christophe, gardez bien Ajaccio. Faites oui. en sorte que euh, la température de l'eau monte, parce que j'y étais il y a deux jours. Je trouve que c'était un petit peu frais. Ah, Et euh, comme je reviens, comme je reviens dimanche, j'aimerais gagner 2 3 degrés dans l'eau, s'il vous plaît. Donc faites en sorte de, que ce soit comme ça, d'accord Alors ça du côté des sanguinaires ou le portique Et plutôt euh. des plutôt du côté des sanguinaires. Voilà. Bon, très bien, très bien. Et comment <rire> il va faire Christophe pour faire chauffer l'eau Je sais pas. À la bouilloire je Débrouille, débrouille, des brouilles Il prend des brouilles. Il bouffe. Mais je dis brouille. Il bouffe dans l'eau. Il fait un peu quelque chose. Voilà. Il faut il faut avoir un peu de splunder. Il faut être créatif quand même. Merci Christophe. Bonne soirée. Monsieur, bonne soirée, bon courage. Merci, Christophe. Voilà. Et on Merci fait un gros bisou à Kenji qu'on aurait bien voulu avoir dans le Grand Rush. Bah oui, on l'embrasse quand même. Ouais, Enfin, euh, alors que sur une joue, hein, pas sur les deux. Hein. Oh, voilà. Heureusement qu'il fait de la bonne musique. Oh. Il, est... Il est 0h35. Vous êtes sur RMC Et c'est le grand rush. Christian Eurekia est en train de danser sur Kenji, les amis. Là, c'est quand même un scoop. C'est dommage qu'on ne puisse pas dégainer comme ça le ouais. smartphone pour tweeter ce genre de choses. Mais on, on l'aura un jour, on l'aura. Tout va bien, Christian Oh, quelle merveille. Christian, ben, on, parle on parle beaucoup de, de vacances et euh, on parle du trajet, euh, du trajet sur euh, l'autoroute. On pourrait peut-être parler un petit peu de, de l'alcool. On n'en a pas encore parlé depuis le début du Grand Roche. Euh... Oui, c'est un sujet majeur pour moi. D'ailleurs, j'ai entamé cette année... Euh... C'est la première cause, hein, je crois, de... La première ou la deuxième cause d'accident de, mortel sur la route C'est la première. La première, la deuxième, c'est la somnolence. Et la troisième, c'est les objets connectés. Ah oui Donc le GPS qu'on garde au volant le téléphone... Il enfin, y a la vitesse oui. aussi, bien la sûr. Vitesse, non, ça, arrive ça, vitesse, ça arrive avant ah, la vitesse Ça arrive avant la vitesse Tout, très tout bien. dépend... Incroyable. Les, les, les objets connectés, les, les gens qui des SMS, des trucs comme ça Quand on regarde son GPS, qu'on est en train alors, de refaire alors, le trajet alors, pendant qu'on roule, alors, alors, etc. Euh, la, la, tout, tout dépend ouais. du je, type de route. Je vais décrire l'état de certaines personnes qui conduisent en ce moment, et ils vont se reconnaître. Il n'y a pas seulement que l'alcool, il y a aussi tous les moyens addictifs, autres que l'alcool. Le sucre Alors, bon, celui-là, il, il est, raisonnable. C'est le moins pire, on va dire. Ça, le sucre vous met en lévitation magnétique tout au plus. Mm -hmm. Et quand vous avez pris un café le matin un jeun, ce qui vous est déjà arrivé, ce qui vous est arrivé d'ailleurs il y a trois quarts d'heure, parce qu'apparemment. Ouais, c'est pour ça. Vous avez C'est pour ça qu'il bon, a les yeux qui sortent des orbites. C'est un gros gros corps isolique, là. Il est, c'est zébulon sur son fauteuil. Il est tout le temps comme ça. Il est tout le temps comme ah ça. Ah bon, d'accord. c'est pour ça qu'on l'aime. Ah oui, oui, C'est pour ça qu'on aime Barthélemy Bolo. Parfait. Eh bien. Il faut craindre l'alcool. Il faut craindre les addictions autres que l'alcool. Et, et, et au fait, je, je crains beaucoup plus aujourd'hui les, les, les produits autres que l'alcool que l'alcool lui-même. C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui y nous avons des enfants de moins de 30 ans mm -hmm. qui prennent de l'alcool et qui prennent aussi tout le et reste. C'est des grands enfants. Hein, oui, des enfants, enfants. oui, mais pour moi c'est une fin d'adolescence. Oui, mais là sur la route, sur la question de la route, ça reste quand même. Enfin, l'alcool reste quand même la première cause d'accidents mortels oui, de toute mais... façon. Ce qui est récent, c'est que l'alcool est mélangé avec d'autres produits addictifs. Et c'est la combinaison, par exemple, on va dire du cannabis, hein, voilà, entre autres, euh, Exactement. Et, et de l'alcool. Et l'alcool. Voilà, voilà. Cette combinaison est Alors, explosive. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien dire, c'est que autant je peux accepter, et ce qui m'arrive fréquemment, de promouvoir un bon verre de vin rouge, un seul, lors d'un bon repas, Et cela ne gênera que très très peu de gens. Évidemment, si vous conduisez trois quarts d'heure après, il ne faut pas boire, évidemment. Même un verre. Mais, Même un verre oui, de vin rouge un, je, je dis un verre. L'objet, c'est de rester au verre. Non, mais là, on parle d'un oui, verre. verre. C'est bien, mais c'est limite. C'est bien, mais c'est limite, notamment chez les femmes. En revanche, ce, que je, ce qui est insupportable, ce sont des gens qui prennent l'apéritif trois quarts d'heure avant un repas, une demi-heure avant un repas, et là, ça vous met les fonctions hépatiques totalement euh, en déconnexion métabolique c'est très extrêmement dangereux donc premièrement, alcool, vous me posez la question mmh. j'explique premier volet oui. l'apéritif se prend immédiatement avant un repas et pendant l'apéritif on déguste on prend du saucisson, on prend du pain on prend du pâté <rire> on prend des choses, euh, si vous voulez qui permettent de bloquer la montée trop forte et trop rapide de l'alcool à cause de l'apéritif D'accord. ensuite concrètement il y a le repas lui-même c'est du vin rouge qui apporte des phénols. mais en fait pendant que, que Christian parle il euh, y a Barthélémy qui prépare son apéritif visiblement alors on va décrire, on va décrire ce qu'a apporté alors, Barthélémy c'est pour faire la route parce que voilà. route. Route. Voilà, alors, là c'est sérieux quand même alors, ensuite donc. il y a les alcools qui sont absolument à bannir ce okay. sont des alcools deux pharmacies colorées. Je parle du martini, je parle de ces choses-là. Okay. Ça, c'est quoi des vin-cuits ce sont des choses qu'il faut bannir, puisque de toute façon, d'abord, aucun intérêt nutritionnel, hmm. et ensuite, il n'y a qu'un effet de toxic... toxicologique. Donc, de, de, de, des très mauvais armagnacs de cinq ans, des très mauvais cognacs, des très mauvais roms, jusqu'aux alcools colorés. C'est non. N-O-N, à 100%. En revanche... Bonne vacances. En revanche, du champagne, des vins blancs, des rosés, du rouge, du vin rouge de qualité, pendant le repas, Ne va pas vous raccourcir d'une minute votre vie si vous restez à un verre par repas. Et Donc, si par exemple, je suis extrêmement raisonnable, si Mais on non, prend la route, si vous prend la si route, si route, si si si route, si route j'ai je sais pas, avait, euh, Si vous prenez processus. la route à raison d'un verre pendant le repas, ça vous enlève des capacités réflexes. Donc par exemple, oui. sur l'heure d'autoroute, le midi, si j'ai 7 heures de trajet, je m'arrête manger le midi et, euh, je prends un bon repas, une je bière pas, dans, un, dans ou... une brasserie. Oui. Je prends une bière ou je prends un verre de vin. Ça, c'est pas possible. Mais non, ça vous enlève des réflexes. Donc il faut se dire. Là, je vous écoute, mais je pensais qu'un verre de vin, c'était toléré, même si on je... prenait la route. Le, le, le médecin, le je, médecin je... qui vous parle est le premier euh, avec euh, d'autres médecins aujourd'hui. Tout dépend des métabolismes aussi, peut-être. Voilà, c'est-à-dire que je vais aller jusqu'au bout du raisonnement. Chez les femmes, non. Parce que la femme métabolise beaucoup moins bien l'alcool. On va y dire attention. Et, et donc, et là, il faut être extrêmement prudent. Et la femme est beaucoup plus sujet à des cirrhoses et à des problèmes hépatiques que l'homme. Et surtout des problèmes neurologiques par ailleurs. C'est quel que soit son, son gabarit Est-ce que c'est parce qu'elle a un ma, gabarit ma, plus petit ou c'est juste parce qu'elle est une femme démon... C'est parce qu'elle est une femme. D'accord. Sur le plan endocrinien, ce plan hépatique et ce plan neurologique, beaucoup plus fragile. Mais il y a des hommes aujourd'hui... Tout existe, évidemment, en, en sensibilité, qui sont dans la même situation. Mm -hmm. Ce que je veux dire, c'est que dans une situation comme celle-ci, depuis pendant 30 heures, pendant le grand rush, où mm -hmm. les gens se déplacent professionnellement d'un point à l'autre. En en pas en, vraiment pendant en 30 heures, faisant. Bien. En faisant finalement pas plus, plus de 100 km, eh bien non, il faut être raisonnable. Pas de bière, oui. pas de vin, pas d'alcool. C'est clair. C'est je signe et ne me. Proposez pas autre chose. Maintenant, vous êtes en vacances. Eh bien, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Il faut lâcher prise. Mmh. L'apéritif avec concrètement un, un, des choses à grignoter. pendant le repas. Je tolère un deuxième verre, un bon rosé, notamment pour cette dame qui est partie, qui part à Saint-Tropez. Eh ben, très très bien, oui. un verre de rosé Sur pendant le repas. Terrasse, et puis dans la journée, c'est fini. Ce que je redoute, ce sont les bières entre les repas, mm. ce sont les bières à à, à, à, la, à la plage, mm. ce sont ces, mm. ces produit, là, que vous me montrez oui. euh, de la merde. Oula, attention, Car, euh, les, les mots sont lâchés les, les mots, mots sont lâchés ça c'est une cochonnerie mélangée c'est voilà, ça, est ça, est ça, est ça on a de gens qui mais, mais qu'est-ce que c'est que, que ce truc-là mais c'est de la merde, ce que vous avez ramené, c'est pas possible Barthélémy bon. a apporté des boissons oui, euh, énergétiques et c'est vrai que Christian, les boissons énergétiques mélangées à l'alcool, c'est une catastrophe tout ce qu'il faut savoir, c'est de ramener tout ce que moi je peux Pour dans faire ma vie, vie. Ouais. dans toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Autant rassembler au même endroit, vous êtes sûr C'est-à-dire que pour vous, c'est un, une espèce ah, de. c'est une ineptie totale. Ce sont des immondices, <rire> c'est ça Il m'aurait mis une tarte aux cerises, il m'aurait mis mais mais parce que comment une viennoiserie, <rire> il m'aurait mis du bon <rire> pain et du chocolat, il m'aurait mis... Mais là, c'est... Non mais attendez, moi ce, es que ce que je vous ai mis là sur la table, c'est ce que moi j'emmène en voiture. Tu tuite, pour tu l'as Je viens de le tuouter, en fait, voilà. très simplement, je vous fais un peu le tableau, j'ai fait... J'ai ramené Alors, plein oh, de victoires oh, moi, pour tenir la nuit, parce que je suis là avec François jusqu'à 6h du matin. Donc ce que j'ai ramené, vous allez me dire ce que vous validez ou pas, d'accord docteur On a des madeleines. Des madeleines. Industrielles. Non mais d'accord allez on va ouais, attends, dire parce peu, okay. Hein, allez, ok ok les okay. matières ah, attendez non, mais ne le jetez pas non, mais, vous les donnez non mais ah, sinon je vais les manger c'est euh, euh, le moins pire les matières voilà. voilà alors ensuite on a du café oui bon ah, oui. ça c'est oui, du café, café euh... Enfin, euh, si vous emmenez votre café vous le donnez c'est euh... du café capsule c'est du café capsule on en parlera tout à l'heure du café capsule galérer on en parlera tout à l'heure dans ma voiture saute si j'ai une machine à espresso vous avez déjà le croiser des gens qui avaient une machine à espresso dans le coffre dans la voiture c'est la classe dans la voiture vous avez une limousine avec une machine Nespresso c'est quand même Top, hein, ouais, voilà, c'était pas une limousine en l'occurrence. Ah. Euh, bref, là-dessus encore, j'ai ramené quoi? Des bonbons. Ah, sans aucun intérêt. Oh, mais c'est du sucre. Ah oui, c'est du sucre. c'est des bonbons arrivaux, j'aime bien ceux-là. D'autres bonbons Oh là là, Tous ces bonbons, C'est une honte. Alors, j'ai ramené des biscuits, mais parce que ça, c'est. Chamonix. Chamonix, mais ça moi, c'est le, c'est le je suis nantais, forcément, c'est chez moi. Ça, c'est pas mal, C'est excellentissime. Il y a des fruits C'est très, très bon. Vous vous ramenez, s'il vous plaît? Jamais de la vie. alors, j'ai ramené aussi, qu'est-ce que j'ai là Ah oui. Ah, bah, si. Ça, vous allez forcément J'ai des bananes. Ah ça c'est bien ah, la non. banane. Voilà y voilà. est, le sourire donc, de Christian je ah, des points. Je remonte. C'est encore du sucre. Oui, mais... Donc il est, il, est, il est totalement psychopété ce personnage. <rire> mais mais mais concrètement euh... <rire> non, mais, la banane est sans doute le premier antidépresseur qui soit. Mais pour la route et, pour et ça, il ça, est évident qu'entre vos bonbons. Ah. Et la banane, je valide de la banane. choisissez la ah. banane. Alors, j'ai pas fini, ouais. je continue. Il ment comme antidépresseur majeur, pas, mais, mais majeurs, mais pas, mais pas sardine. Mais pas trop de bananes quand même. Oui, il, il faut pas en manger 50 des bananes. Une sardine sur la rue, Mais une bonne sardine nantaise. Oui, oui, pêcher en pleine noire, bien sûr. Aucun problème. J'ai des pommes potes. J'ai des compotes, pardon. pas c'est très J'ai des compotes. Je valide. J'ai des barres chocolatées. Ah, enfin, pleine de crème ouais. et de... Enfin là, c'est ouais, du non. Nutella, c'est du Kinder Bueno, ouais. on peut le dire. Ouais, hein, ça, bon, voilà. vous, vous avez dépensé 50 euros pour rien. Oui, c'est non ça. Non, ce pas 50 euros. Ah euh... bon. J'ai du jus de raisin. Oui. Est-ce que c'est bon ou pas C'est sucré quand même. Oui ah. <rire> Le bon bon, Christian, tout bah, est en dessous de la moyenne. Et la dernière chose, j'ai une bouteille d'eau. La pire des marques qu'il soit. Oh oh ah ben non. Euh... <rire> bon. Barthélémy Barthé Barthé merci été... d'être passé. Vous avez été éduqué y par qui oh, Par moi-même. Bon, mal, pas mal. Euh, bah écoutez, dites à votre maman qu'il faut tout revoir. Non, Christian. Alors, on, on, va, on va, revenir on sur va... Le, le, le, évidemment non, tout les est très De Barthélémy ce que Barthélémy vient de faire. Non mais. Il joue magnifiquement bien la, la comédie, hein. Ah non mais. Parce que... maman, par contre, parce que moi, je... Non mais il ne se force pas. C'est ce que j'aime. Ah, voiture. Non, mais, sérieusement, sérieusement, Et... je suis persuadé que la plupart des Français qui nous écoutent ont des barres chocolatées, ont des boissons énergisantes, ont des, des bonbons euh, euh, sucrés, ont des gâteaux. Parce que oui. c'est simple. Quand vous êtes en voiture, Christian, vous ouvrez un, un sachet d'un truc et, et vous, voilà. vous le mangez. Bah oui. Parce et que là, vous ne pouvez pas faire autrement. Je suis pas tellement d'accord avec toi. des Comment vous faites Vous en mettez partout. c'est dégueulasse. Sur le volant, ça colle. Enfin, C'est pas possible. Les enfants, ils s'en mettent partout. Et voilà, c'est vrai. Ce que je valide la compote la banane les, bi les, les biscuits madeleines les, les madeleines ah. l'eau voilà. bien sûr mmh. le jus de raisin bien sûr Bon ça va. Ensuite, la euh, les, les biscuits nantés là-bas, oh. qui sont remarquables. Bon ça va, c'est pas et, mal et quand même. Et le reste, vous jetez. Bon d'accord. Vous, vous jetez. À... Vous jetez. Vous, vous êtes à 60, 60 de réussite. Non c'est pas mal, ouais. c'est pas mal. Barthélé, oui, Café, café bien sûr. Non bien non non non ouais. c'est bien, c'est bien. Bon, on s'en sort bien. Les amis on revient. Qu'est-ce qui manque Christian, oui on revient dans un instant Non parce que là je sens que vous êtes un petit peu énervé, on va on va calmer euh, Christian et on va retrouver Albina dans un instant qui est sur la 7 entre Vienne et Valence euh, et qui conduit Et oui, et conduit conducteur routier, tiens. Conducteur routier, ouais. Et la 7, c'était un des derniers endroits où il y avait un petit peu de soucis sur la route. On lui demandera ce qui se passe. On va faire le point avec Albina dans un instant, c'est le grand rush sur RMC. On va passer toute la nuit ensemble, les amis. On compte sur vous. N'hésitez pas à nous soutenir, à nous appeler au 32 16 pour témoigner. Vous êtes sur la route. Dites-nous comment ça marche, comment ça roule. Et puis, vous pouvez aussi nous appeler si vous travaillez cette nuit. On sera un plaisir de discuter avec vous. À tout de suite. A tout de suite. RMC.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 RMC, c'est au 32 16 45 centimes la minute. Et au 7-32-16 65 centimes par envoi plus près du SMS. On va me dire, oui, oh, vous, êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça c'est honteux, ça. C'est pas de la chat du ça, c'est de la merde LMC, le grand rush, François Sorel, Aurélie Frex. Le regretter Jean-Pierre Coff qui était oui. sur canal à l'époque oui. avec euh, un autre regretté, Jean-Luc Delarue. Oui. Et oui. qui balançait des tranches de jambon dans le studio <rire> en criant, c'est de la merde, c'est des grand moment de télé quand même. Et oui, oui, d'ailleurs on a des gens sur Twitter qui comparent Christian à Jean-Pierre Coffee. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, <rire> ouais. Sauf que bon, euh, Christian Rica est un vrai médecin et, et, oui. et, et tout ce qu'il dit, bien évidemment, est, est totalement justifié. Oui. Hein. Oui. Euh, il est 1h moins 10. Oui, il est 1h10, il vous reste euh 19h10. C'est ça 19h10 Oui, oui c'est ça tout à fait François. Arrêtez de me dire ça parce que ça me stresse à chaque fois en fait. Euh, <rires> on va accueillir Albina qui est avec nous. Bonsoir, bonsoir Albina. Bonsoir Bonsoir Albina. Bonjour. Bonjour. bonjour, là, bonjour quoi dire. Oui, on ne sait plus quoi dire. Alors vous êtes euh, conducteur routier. C'est ça, tout à fait depuis mes 18 ans. Ah oui, c'est pas. Ah oui, c'était vraiment ce que vous vouliez faire dans la vie. Ben oui, parce que mon papa était routier, donc j'allais ah. avec lui pendant les vacances scolaires, et mon grand-père était routier aussi. C'est donc... quoi, c'est la passion du voyage Oui, bah, et puis mmh. j'ai aimé visiter la France, parce que bah, quand on est routier, on fait un peu, un peu toutes les routes, donc on voit plein de choses, on découvre des paysages, on découvre plein de choses. C'est quoi votre tracteur ou... <rire> Alors mon tracteur, là, je suis précisément on, on en premium. Voilà. En quoi En premium, c'est la, la marque Renault mmh. et c'est une moyenne cabine. D'accord, ok, vous voyagez... Euh... Moi, je y connais que dalle, donc est-ce que vous pouvez <rire> m'expliquer un petit peu Parce que, ouais. apparemment, Parce que euh... moi, je connais les cabines premium, mais dans les avions, non, pas, dans les, pas dans les, ouais. les camions. Et même moi, en premium, en fait, si vous voulez, euh, les constructeurs euh, camions sont comme les constructeurs voitures. Mmh. Il y a plusieurs gammes. Ah. Euh, dans les, dans, dans les euh, véhicules tracteurs Vous avez ah. des, des grandes cabines des moyennes cabines et des petites cabines D'accord, vous êtes moyenne Voilà, là et... c'est euh, une moyenne cabine Vous, euh, vous, voilà. vous pouvez dormir dedans Tout à fait En plus, moi, je vais dormir dedans dans quelques heures. Là, une fois que j'aurai fini, j'ai encore deux clients à faire. Mmh. Un client à Valence et ah, un client à Montélimar. Ah oui. Ensuite, je vais, j'espère Mais... avoir assez de conduite. Excusez-moi. Oui, Vous alliez dire. Oui, mais du coup, vous, euh, vous, quand vous quand vous livrez là en pleine nuit, vous avez des gens pour vous accueillir ou vous, vous déposez ce que Tout vous livrez Tout à fait, je ouais. suis en frigo ah, donc euh, oui. je tra je travaille euh, dans une entreprise euh, qui fait des fromages et des yaourts. Mm -hmm. Oui. Donc, euh, on a le droit de travailler tout le temps, nous. D'accord, oui, il y a une, une spécificité et par oui, rapport aux voilà, Il à faut fait. que vous livriez et euh, que ça reste froid quand même. C'est ça l'idéal. Je crois savoir que vous, sur la route, les, les routiers notamment, ils ont le, avec leur cabine, vous savez qu'elle est très très haute, oui. hein, vous avez l'occasion d'en voir de belles. Hein, ce qui se passe, vous, vous avez directement la vue sur ce qui se passe dans les voitures qui vous dépassent ou que vous dépassez. Oui, oui, oui. Là, on retrouve un oui, petit oui, peu oui. l'esprit de Barthélémy Bolo. Euh, <rire> un peu coquinou. Ce qui est encore plus drôle, c'est quand vous avez parce qu'il y a des airs qui sont réputés euh, pour les homosexuels, et que vous avez euh, quelqu'un qui fait le tour du camion en pensant que vous êtes un homme, et que ah vous oui. ouvrez la porte et que <rire> la personne court se cacher dans sa voiture. <rire> ah ben oui. et, et, et, et vous avez d'ailleurs souvent, des on vous fait des remarques bizarres, Est-ce que vous avez des anecdotes, est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose d'incroyable en étant une femme routière? J'ai eu euh, pas mal de petites réflexions. Ouais. J'ai été euh, aidée par euh, deux routiers au début que je roulais parce que euh, en fait j'ai fait le lycée, ce qui oui. fait que euh, j'ai pu rouler à mes 18 ans parce que sinon en France, pour rouler en véhicule poids lourd, il faut avoir 21 ans. Ah oui. D'accord. Tiens. Voilà. Il faut avoir 21 ans pour passer un permis euh, de plus de 3,5, enfin de plus de 19 tonnes. D'accord. Bon, on ne va pas rentrer dans la réglementation. Et euh, donc moi, j'ai fait une école donc, qui fait qu'à 18 ans pile, j'ai commencé à rouler. Et euh, je me suis retrouvée confrontée à un routier euh, qui venait de manger... Euh, et un repas assez arrosé ouais. et euh, bah, qui m'a euh, littéralement euh, râlé dessus en disant que j'avais rien à faire là parce que j'étais dans une entreprise pour livrer j'étais en train de boire un café oh là là. et euh, il m'a râlé dessus en disant que moi ma place c'était au fourneau ah ouais. ah oui. ah c'était ah oui. ah, du high ah. level comme on dit ouais. celui-là C'est mmh. ça, et c'est un routier euh, qui a pris ma défense que je ne connaissais pas, et c'est devenu un super copain euh, de route. D'accord. Mmh. Et, euh, et voilà, quoi, après, bon, il y a toujours des petites réflexions, que ce soit par rapport aux collègues. Ou... Et ce qui est drôle, c'est euh, quand j'allais en discothèque, oui. euh, quand on me demandait mon métier, je mettais mes bras l'un à côté de l'autre, et forcément, j'ai le bras gauche plus bronzé que les bras oui. Et ben oui forcément. Oui, y marque, oui. et oui, oui, oui parce et euh, est sur je la... demandais je demandais aux gens si d'après eux bah, quel, est, quel était mon métier et très peu trouvé que j'étais conducteur routier donc <rire> euh, ça, ça me faisait rire. Alina on parlait tout à l'heure de, de, de voilà de victuailles que, que euh, Barthélemy Bolo porté. a apporté et qu'il pour apporter s'il faisait de la route comment euh, justement euh, faites-vous pour vous nourrir correctement quand on est euh, voilà condu conducteur de, de, de voilà de poids lourds Comme ça ça doit être compliqué non ça doit être tentant de manger des, dire, des oui. trucs des trucs sucrés comme ça oui. facilement euh... oui, c'est très tentant et d'ailleurs euh, quand j'écoutais euh, les recommandations euh, du médecin oui, de christian physique, voilà je me disais que j'étais euh, une très mauvaise élève Euh, à part euh, bon, les fruits, parce que j'emmène des fruits avec moi. Ouais. Mais euh, il est vrai que j'emmène euh, pas mal de, de gâteaux, euh, des gâteaux secs, des choses comme ça, euh, et, et des sodas. Mm -hmm. Aïe, aïe, aïe. Ouais, les sodas, c'est pas le terrible. Coca, le coca, précisément. Ouais. J'avoue que la nuit... Euh, J'ai pris addiction entre guillemets parce que je roule euh, énormément de nuit. Vu que je Mais suis oui, parce qu'il y, y, y a de la caféine hein, dans, dans tous ces sodas, oui. cola donc forcément, euh, ça donne voilà, un petit coup de pouce. Les... Christian, oh, oh. c'est un c'est un substituant du café et le problème pour moi, c'est pas les la caféine qui y le qu les substitue. Non, Ce sont les sucres et c'est la répétition. Vous faites ça une fois par semaine, c'est pas gênant. Vous faites l'activité physique par ailleurs, c'est pas gênant. Mais le problème, c'est la répétition. Donc, remplacez les gâteaux par du bon pain. Euh, mange. Voilà un bon pain complet. Et puis ensuite euh, des bon légumes, mmh. des fruits, euh, des, de, de, tout ce que vous pouvez faire, c'est mmh. éviter chaque à chaque minute de votre respiration, vous évitez la consommation de sucre. À chaque fois. Oui. Mais on peut se faire plaisir en mangeant de bons desserts. Ouais, mais, mais, mais le on... moins possible. Mais Christian, je me mets à la place d'Albina, qui roule des heures et des oui, heures, mais, qui oui, oui, avale oui. les kilomètres. Mais on peut manger des pommes, on peut manger... On Mais le métier fait que sa situation est telle, elle n'a pas de solution. Non, non, non, c'est mais... clair. Donc, clair. on est dans une station-service, salade. Dans une station-service, sandwich. On... C'est... On est dans une situation précaire. Où on n'a pas finalement, le temps de manger non plus. Les très bons oui. restaurants routiers d'il y a 40 ans proposaient, à part les frites, des repas traditionnels qui oui, étaient oui. excellents. Ça existe toujours oui. ces bons restos routiers, Albina, oui. ou pas Alors honnêtement, alors je suis quelqu'un qui m'arrête euh, rarement en resto routier euh, parce que j'étais habituée premièrement comme ça et finalement ça revient cher, même si on a des ah, frais oui. de route. C'est vrai que ça revient cher euh, au final. Et puis, c'est une, per euh, une perte de temps, j'imagine, pour vous, Elbina, non ben Non, parce qu'on a des pauses obligatoires. Ah, oui, vous avez oui, des pauses obligatoires, d'accord. Oui, donc oui. ça revient. Euh, même, finalement. Par contre, ce qui, ce qui est assez drôle, c'est qu'on recommande aux automobilistes euh, de s'arrêter toutes les deux heures. Oui. Et nous, en tant que routier, en fait, on peut rouler 4h30 sans arrêt. Ah oui, Et vous le faites euh, régulièrement Ah oui, très, ouais. très régulièrement. Mais oui, c'est la réglementation, souvent. donc, euh, oui, bien sûr. Voilà, souvent, euh, mm -hmm. par rapport aux clients, mm -hmm. euh, on se retrouve à s'arrêter avant. Ouais. Mais euh, franchement, quand vous regardez nos, nos périodes de conduite, c'est très, très rare que vous ayez mm -hmm. des arrêts après 2h euh, après de volant parce que c'est calculé au plus. Au plus court oui. et donc euh, c'est du juste à temps donc il faut... Euh... La rentabilité Oui. Albina, merci pour ce témoignage. On vous souhaite bonne route entre Vienne et Valence et, euh, et puis voilà. On Bravo. On se retrouve oui, pour peut-être un, un petit peu plus tard dans notre métier. Voilà, voilà. Super. C'est vrai. Et puis c'est rare d'avoir une femme conducteur comme ça de poids lourd. C'est sympa. Oui, une jeune femme. En plus, une jeune femme de famille. Exactement. Oui, une génération oui. génération. Euh, Aurélie c'est toujours là. Christian Riquia, Barthélemy Bolo et euh, la nuit ne fait que commencer, les et amis. Eh oui, oui c'est l'été. <rire> Alors sortez, respirez, regardez le. Le ciel et les étoiles, écoutez RMC Voilà, oui. si vous êtes sur la route Appelez-nous, oui. 3216 Le réflexe, pour qu'on puisse discuter ensemble Vous nous racontez un petit peu comment se passe Votre trajet, et on vous offre des cadeaux Des cadeaux avec Aurélie et oui, On vous offre plein de cadeaux, des lunettes de soleil Chris, d'une valeur de 179 euros ouais. euh, Des paires d'écouteurs Enceintes Bluetooth euh, Des packs foot, smartphone Samsung Il y a de quoi faire Voilà, 3216, et on revient dans un instant Avec Valentin Maillon, on fait un point sur la météo Valentin, bonsoir Bonsoir François, en ce moment ça va, hein si vous êtes sur la route Cette nuit, euh, temps plutôt tranquille Pas de pluie euh, globalement sur la France Demain le ciel sera couvert Par contre, levé du jour euh, sur les régions au nord de la Loire Les, les, les éclaircies seront rares Alors qu'au sud, vous réveillerez globalement Sous euh, belles éclaircies, le soleil, le soleil sera même Assez froid, de la Vendée à la Zalce, Et puis sur l'Auvergne-Rhône-Alpes Et la Côte d'Azur, dans l'après-midi, le ciel va se charger Des Pyrénées aux Alpes, avec localement même des averses De la Vendée à l'accord on gardera du soleil et puis au nord ça restera toujours très nuageux de la frontière belge à la Bretagne avec quelques averses possibles le long de la Manche les températures demain, 20 degrés à Brest et Cherbourg, 23 à Lille, 24 pour Nantes et Biarritz, 25 à Paris 26 pour Montpellier, 27 à Nice et Bordeaux 29 à Perpignan, 30 à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 31 à Toulouse et puis 32 à Lyon Et enfin au point aussi bien évidemment sur la circulation avec vous toujours Valentin Et oui ça va de mieux en mieux hein, globalement sur les routes François, encore quelques difficultés quand même dans le sud-ouest pour rejoindre euh, la frontière espagnole encore sur la 63, la communauté Coyote nous signale 30 minutes de patience supplémentaire depuis Bayonne, à l'ouest aussi encore des coups de frein sur la 10 essentiellement maintenant en arrivant sur Bordeaux et puis un petit peu entre Orléans et Tours, un petit peu plus haut, euh, là aussi c'est 30 minutes supplémentaires de trajet qu'il faut compter ailleurs dans le sud-est, trafic encore un petit peu dense sur la 7 en direction du sud entre Montélimar et Orange mais vous roulez bien mieux hein, maintenant, prudence tout de même sur les routes et puis on n'oublie pas les pauses café évidemment si vous roulez toute la nuit, bon courage et bonne route sur RMC. RMC. C'est RMC, il est une heure du mat et merci eh de oui. nous accompagner. J'allais annoncer les infos mais il n'y a pas d'infos à moins que Barthélemy veuille faire un petit flash improvisé. Euh, les infos Barthélemy Bolo. Euh, Alors, quelques bonbons des Je euh, peux venir en tout cas la météo trafic dans euh, les studios La ça météo se passe trafic. Bien. Les chaises sont un peu les chaises sont un peu pleines, hein. il y a 6 chaises dans le <rire> studio. Il n'y en a que 5 de libres dans, dans les locaux aussi ça se passe plutôt bien, les ouais. artères se vident petit à petit, on peut de nouveau circuler tranquillement. Est euh, il est 1h. Non. Quel temps Il est 1h1 une une et merci d'être avec nous, vous êtes en plein grand rush. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. RMC, le grand rush, François Sorel, Aurélie Frec. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai vécu, t'es dans les plus vagabonde J'ai vécu. C'est le grand rush sur RMC. Merci d'être là et bonne nuit à vous toutes et à vous tous avec nous, bien sûr. Voilà. Et oui, on espère que vous êtes éveillés et qu'on vous garde éveillés. Et euh, racontez-nous vos anecdotes. Appelez-nous au 3216 Alors pour tous ceux qui ont l'habitude d'écouter RMC, vous dites mais qu'est-ce qui se passe là oui Mais qu'est-ce qui pourquoi et pourquoi il y a des gens qui parlent à la radio et que j'ai pas l'habitude d'entendre Parce que vous êtes au cœur du Grand Rush, une fois par an RMC, Eh bien casse sa grille des programmes, c'est au moment du chassé croisé, des Juétis et des Aoussiens. Et euh, pendant 30 heures, on vous accompagne sur la route de vos vacances. Merci en tout cas d'être avec nous. Et euh, on attend aussi vos témoignages, vous le disiez. Hein. Aurélie, 3216, ou bien hashtag GrandRushRMC. Allez, faites-moi péter ce hashtag GrandRushRMC euh, sur Twitter. On compte sur vous. Ça fonctionne bien, hein, le hashtag GrandRushRMC. Il n'y a pas de souci. Il <rire> y, y, a, y a 43 d'hommes qui nous disent, allez, bon, resto routier avec la bonne charcutaille et le pot de Côte-du-Rhône. On était avec une routière il y, y a très peu de temps. Attention, <rire> hein, on disait, attention, à la ouverte de Côte-du-Rhône du rhône quand on se oui. quand on est sur la Parce route à éviter plutôt. Déjà, euh, Christian, mais alors le pot, je ne suis ouais. pas sûr. Et la charcutaille après, le coup de barre ensuite pour la sieste oh quand on est sur la là route. Là Ça là va là. être un, un peu difficile. Ça va être un peu compliqué, là. Je, je vois que 43 d'hommes n'a pas écouté totalement les conseils de Christian Enrique. Il ou a alors, retenu une partie. Ou alors, peut-être, il veut se défier. Il veut le défier. On va voir. Euh, on accueille Pedro Et Oui, Pedro est sur la route. Bonsoir, Pedro. Salut, Pedro. Bon, bonsoir. Vous allez au Portugal, décidément. Il y a une tendance sur le Portugal euh, ce ah soir, <rire> cette année. Tradition annuelle. D'accord. Au moins les quatre semaines du mois d'août. C'est euh, toujours, euh, toujours une envie de toute la famille et on rencontre pas mal de confrères euh, euh, sur la route et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde, même si la, la route elle reste quand même encore fluide. Mais on est à Bordeaux. Mm -hmm. Je pense que le plus dur va arriver dans, quelques, dans une heure ou deux. Mm -hmm. Mais pour l'instant, assez fluide. Pourquoi le plus dur dans une heure ou deux Parce que je vous, je vous entendais parler de Bayonne à partir de Bayonne. Les fêtes de Bayonne. Et je pense que là, on rencontrera un peu plus de mal pour arriver à la frontière et peut-être même en Espagne. Oui, c'est vrai, il y a sans doute du monde autour des, des fêtes de Bayonne. Donc, vous, vous passez tout, tout le mois d'août, donc un mois par an, euh, au Portugal Oui, comme je pense une grande majorité des, des Portugais qui sont en France. C'est une année un peu particulière et de, aux Portugal, on doit être super heureux d'avoir gagné l'euro. Oui, bon, je pense euh, que, que la fête, elle a duré une semaine. Après, mm. euh, vu l'état du pays, je pense que les gens, euh, le, une semaine après, la, les pieds sur terre... et euh, ils Voilà, la réalité a rattrapé euh, un petit peu l'effervescence mm. voilà, malheureusement, de, de l'euro. Malheureusement, de une... euh, alors Pedro, vous n'êtes pas tout seul, vous avez Tatiana avec vous Exactement. Et c'est surtout elle parce que ah. je, j'entends je, RMC à longueur de, de journée. J'ai beaucoup de fois envie de, de participer, mais, euh, j'ai pas le petit coup de pouce. Et aujourd'hui, je l'ai eu. Elle me dit, papa, t'appelles, t'appelles, t'appelles. Je veux parler aussi et j'ai, ah. et je l'ai fait. Ah, ah es c'est génial. Allez, passez tout, passez-nous Tatiana, Pedro. Merci. Bonne, bonne, bonne soirée. Bonne soirée. Coucou, Tatiana. Allô? Ouh. Allô? Oh, Bonjour, Tatiana. Toi. Salut, Tatiana. Comment Bonjour, ça vous. va? Ça va bien et vous Ça va, merci. Disons Tatiana, tu es contente de partir au Portugal Oui, très. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas Je vais voir mes cousins, je vais partir à la plage et bah, voilà. Tu vas aller à la plage Mais l'eau elle est froide au Portugal, Tatiana. Ouais, mais bon. <rire> non, c'est vrai ou pas Tu Quoi te baignes vraiment Bah oui. Ça va, c'est pas non plus non. extraordinaire. Aller à ouais, 15-16 mais... degrés. Oh, 15-16 degrés, vous bah, pas Il suffit d'aller faire un tour en Bretagne et l'eau elle est à 15-16 degrés, on s'y baigne quand même. Hein. Ah, oui. Moi vous je vous suis d'accord avec toi, Tatiana. Moi je me baigne aussi dans une eau à 15-16 degrés. Mais mais on n'y si. reste si, pas forcément des heures. C'est de s'amuser. Oui, exactement, oui. Tatiana. Voilà. C'est positif. Voilà la belle jeunesse de demain. Et en plus, quand on est avec les cousins et tout, je suis sûr qu'on joue, on s'amuse dans l'eau et du coup, on n'a pas froid. Bon, Tatiana, euh, ça s'est bien passé l'année scolaire, là Ça va Tu passes encore en 5 e 5 e Oui, 5 Quatre... Et eh bien voilà, bravo, 12 bravo. ans, nickel chrome. Euh, bon. Et alors, papa est gentil, ça va Ça se passe bien dans la voiture Oui, papa est gentil. Bon, tu n'embêtes pas trop Un peu. Ah. <rire> T'arrives pas à dormir aussi, Jean Tatiana Bien sûr. T'arrives pas... ah, toujours pas dormi. T'as ah, toujours as pas dormi depuis que vous êtes parti tout à l'heure Vous êtes parti à 18h, ah, je crois pa Pardon C'est très énergétique. Ah, bah ah. t'es comme moi alors Tatiana, t'es es pleine d'énergie, c'est très très bien. C'est une mini-Bertélémy. C'est une mini-Bertélémy <rire> bolo. Euh, bon, bah écoutez, Pe euh, tu peux m'en passer ton papa, Tatiana Oui. Pedro, vous êtes là Oui, oui. Vous, allez, vous pensez arriver à quelle heure euh, au Portugal ah, On espère toujours être entre les 8h, les 10h du matin pour euh, tradition, arriver, prendre le petit café Delta ou chaves d'eau, et le petit pastel de natte. Un ah, coup, le, le pastel de natte, compliqué. ça c'est le pastel de, de natte. Qu'est-ce que c'est bon, c'est bon ce Avec truc la et cannelle et... sur le dessus, là. En plus, ça coûte rien, ça coûte rien du tout. C'est quoi, c'est 80 centimes, un euro, un euro 20 dans les, dans les pâtisseries ah, ah, Non, non, ça, au, en France, oui, là pas. Mais là, au là, Portugal, 40, ça coûte... 40-50 centimes. Ah, 40-50 centimes, pardon. Par contre, dans les... Pas à Lisbonne, si vous allez à Lisbonne et que vous prenez le le vrai... Euh, Torre des Belém. De ouais, euh, le là, des Belém, ça coûte cher. Oui, il ouais. sera plutôt dans les 90 centimes ouais. ou un euro. J'ai la queue en plus, hein. Il y a une, une, moi, si ah, j'y suis allé oui. il n'y a pas très longtemps à Lisbonne. Il y a, euh, mm. il y a la queue en permanence des touristes de toutes les nationalités parce que cette euh, pâtisserie boulangerie qui est à Torre des Belém, elle est, euh, elle est notée dans tous les guides, etc. Alors qu'on trouve de très, très bons pâtisseries des Natas oui. partout dans Lisbonne. Oh, on il mais ils doivent être 1 sur TripAdvisor Advisor et tout le monde va là-dessus. C'est comme d'habitude, Mais même en région parisienne, vous en trouvez de très bons, hein. Je conseille tous les Français d'en de, oh. acheter de temps en temps. Oui. Même si. Pour votre retour, c'est le médecin qui parle. Ah, Ramenez-nous une boîte. boîte. J'avais oublié, oublié le médecin. Ah, mais là, humblement, c'est une instruction, c'est une ordonnance. Nous ah. sommes 15 à l'antenne régulièrement. Donc, pour votre retour, vous nous en apportez. <rire> <rire> il y a pas de sauf qu'à qu mon avis, Pedro va revenir quand nous on sera parti. Oui, mais ça, le monsieur, le monsieur, le le Il nous aussi. met à la poste euh, au nom de... Je vous donne l'adresse de François. Ah, ben, pourquoi pas. Moi, je, je suis preneur, hein, Pedro. Bon, Pedro, y bonne route. route. Tenez-nous au courant. N'hésitez ouais. pas à nous rappeler dans la nuit si vous le désirez. Il y a et, pas de soucis. Je et Vous puis... en Espagne et en arrivant au Portugal. C'est très sympa. Et euh, de grosses bises à votre fille, Tatiana. Voilà. Merci. Et passez de bonnes vacances surtout. Merci. Au revoir, Tatiana. Au revoir. au revoir. Tatiana. Merci beaucoup. Merci. <rire> on, on leur envoie un cadeau, non On leur envoie, on les... envoie un cadeau. Ouais, Qu'est-ce oui. que t'as pour Tatiana T'as quelque chose pour Tatiana oh, peut-être qu'on pourrait envoyer un. Bah non. <rire> un pack euh, culture, non, avec un livre, deux livres et un DVD Ce serait bah, sympa, non C'est pas mal, non bah bah ouais. Ouais. Ouais, allez. allez, on y va. On Pac envoie culture. ça à, Pedro Vous et à Tatiana. Vous n'avez pas la photo de Ronaldo <rire> euh, La photo de Ronaldo oui, va Ils vont le voir, Ronaldo, puisqu'ils vont au Portugal, donc tout va bien. Ils vont le chercher, ils vont le trouver dans, dans les rues de... Il n'y a pas de personne. problème. Eh ben, on vous remercie pour, euh, pour tous vos messages hein, ce soir. C'est incroyable. Le, le hashtag grand Rush RMC ça, ça cartonne. C'est fou. Moi, je suis hyper déçu parce que personne ne veut me voir ce nu. <rire> C'est vrai ouais. oui, En euh, bon, revanche, suis... Aurélie, il y a pas mal de tweets ouais, voilà. Je ne comprends non, pas pourquoi. Y <rire> Donc, euh, voilà. Je suis très, très déçu. J'avais lancé l'idée, <rire> mais manifestement, ça n'intéresse personne. Guillaume sur Twitter, hashtag ouais. grand Rush RMC qui nous dit « Je ne pars pas en vacances, mais j'ai la radio à fond pour vous écouter passer un agréable moment. » eh voilà. Merci pas. Guillaume. Merci. Et voilà, si on on peut aussi divertir tous ceux qui ne partent pas en vacances, oui. on sait qu'ils sont nombreux, bah écoutez ça sera gagné. Ouais, ça sera gagné. Et puis euh, merci à ceux qui nous écrivent des mails, euh, des mails sur grandroche@rmc.fr et alors là on parlait du Portugal, mais vous savez d'où nous provient le, le mail qu'on a, c'est de très très loin, c'est des Philippines Et bien, vous savez quoi Il est même en ligne. Le Exactement. monsieur, le monsieur des Philippines est là, il s'appelle Emric. Bon... Bonjour Elie, bonjour Barthélémy. <rire> bonjour Emric Bonjour Émeric. Bonjour <rire> Alors, mais mais oui. chez vous il mais est quelle oui. heure chez vous déjà Alors là, il est 8h euh, du matin. Hein. Oh, on, a, on a 6h de décalage là. Waouh, merci ah ouais. de nous donc avoir Il écrit. est, est 8h du mat. J'aimerais bien être là-bas parce que ça me ferait gratter cette heure, là, du coup. <rire> ça <rire> ça oui. pas, pas. Non, non, non, non, François. Mais je vous écoute depuis euh, que vous avez commencé l'antenne à 14h. Ah oui. oui Et vous que avez que pris 3 d'oliprane. de François Sorel, je Mais... vous écoute tout le temps. Ah, c'est ah. vous, donc. Ça fait, <rire> ça fait plaisir. Mon auditeur, enfin, je l'ai trouvé depuis toutes ces années. <rire> merci, Éric. Ah je vous avais appelé il n'y a pas longtemps avec la vétérinaire pour le singe. Voisin un singe. Oui, c'est ah oui, vrai qu'aux si qu Philippines, on se retrouve avec des scénarios un peu bizarres. Ouais. J'ai mon, <rire> mon voisin qui a un singe. Quoi. Alors qu'à Juvisy-sur-Orge, c'est plus rare, quand même, comme, oui, comme situation. <rire> oui. Emric, <rire> euh, alors tout va bien aux Philippines. Les embouteillages, là-bas, j'imagine qu'il y en a. Oui, je suis à Davao City, où il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, ils parlent de construire un métro aérien. D'accord. Ah oui. Il y a beaucoup, beaucoup d'embouteillages. Ici, c'est surtout les, les tricycles, c'est-à-dire les, les motos mm -hmm. avec. Euh... Les tuk-tuk Mais ce n'est les tuk-tuk, non Ouais, ouais, enfin, c'est pas le même nom qu'en les autres trucs. Ici, on appelle ça les tricycles. D'accord. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup, parce que c'est ce qui permet de vivre les gens. Et donc, ça crée beaucoup, beaucoup d'embouteillages. que c'est le Uber à roulettes, quoi. En gros, c'est ça. ouais c'est ça, ouais. C'est dingue, hein c'est ça. C'est fou. Et alors, donc, vous êtes là-bas, vous vivez là-bas depuis 5 ans, c'est ça Ouais, c'est ça, J'étais policier à Paris avant, au stup. Ah oui, carrément. Et alors, vous avez ouais. décidé comme ça de partir de de, de de la France, de la police, ouais, pour faire quoi aujourd'hui Là, j'ai une sandwicherie où je livre à domicile sandwicherie française. Ah, française. Okay. Et voilà. Ouais. Ça, quand on a un peu de courage, qu'on est malin, euh... qu'on est français. Qu'on est français. Il faut parce avoir du courage, hein, oui, parce que carte. là, je ne sais pas si vous avez une famille, Emmerich, euh, et que vous êtes parti, euh, voilà, bah, plusieurs. J'avais une famille en France, et je suis venu avec eux. Et après, bon, on s'est séparés avec euh, mon ami, mmh. et puis euh, là, j'ai construit une nouvelle famille avec une nouvelle amie. D'accord, d'accord. Voilà. Mes bon, enfants vous... toujours aux Philippines. Hein, mes enfants sont aux Philippines. Et au bout de 5 ans, euh, si vous faites le point sur euh, voilà, cette nouvelle vie, vous êtes, vous êtes heureux Ah oui, oui, oui. Vous avez heureux. fait le bon choix Ouais, ouais, ouais, ouais. Elle est là, il y a plage, cocotier, sable blanc, euh, tous les jours. Euh, je suis euh, jaloux. Bah, je suis jaloux, je suis jaloux, c'est pas, pas sympa, c'est pas sympa, ça, Émeric Je suis désolé. Je suis désolé. Nous, on est à Paris, on est au pied du Péril. Ah, vous aussi. nous parlez de cocotier de sable blanc, c'est pas sympa, quoi. Pensez un peu aux autres. Enfin, non, mais il y a un moment, faut, faut, faut... on est d'accord, non? C'est pas gentil. Vous, oui. exp... vous avez Paris en plus... plage à côté de RMC, vous avez à quoi boulevard? Vous pouvez pas. Trop Et Emery, ah, ça, c'est ouais. vrai. On a de jolis toboggans en plastique. <rire> c'est vrai que c'est Et des cocotiers en plastique. C'est ouais, si sympa, oui, c'est cool. Vrai, plus, ça sent bien et le chloro. Il y, y a même une baleine en plastique. À la ah, c'est ma préférée, c'est là. <rire> Des vraies vagues, comme nous dit Thomas. Vrai. Vrai. Vrai. Quel temps fait-il là-bas en ce moment Alors, en ce moment, là, on termine la période des pluies, mais à Dava, où il n'y a pas trop de pluie, parce qu'on est au bord de la plage, donc il y a pas mal de, de, de, de petits vents, donc plus, ça pousse ça les nuages. Euh, donc là, bien, là, il fait 35 degrés tous les jours, en moyenne. Oh. Mmh. Et euh, soleil, soleil, soleil, soleil, tout le temps, et quasiment. Vous pouvez nous envoyer une photo de maintenant, là euh, De maintenant, là Là, maintenant, là Oui. oui Non je peux pas parce que j'ai pas du tout de, de portable moi, j'ai ah. pas, pas de. portable Samsung, j'ai juste un ordinateur de, <rire> de comment on appelle ça un ordinateur j'ai pas de photo là. D'accord d'accord. Et, et comment, Mais par contre. Et, oui. Ouais. Allez-y. Allez -y. Ah, bah non, non. non, je voulais vous, vous poser une, une question. Oh là là, qu'est-ce ah qu les est enfants en en y sont y réveillés aussi, ah oui. on entendait. y en a une qui vous appelle. Il est 8h du matin, là. C'est ma petite fille qui cherche sa mère qui est dehors. Ah, ah elle, elle cherche, elle cherche ma... café dehors. Elle cherche maman pour lui donner son petit déjeuner, certainement, c'est ça Elle va réveiller tous les auditeurs qui sont sur la route et qui commencent à somnoler. Ça, là, là, ça y y est, ils sont réveillés ça. là. Il n'y a pas de problème. Non, ce que je, ce que je voulais vous dire, c'est euh, que la radio, finalement, pour les, pour les gens qui sont expatriés, les Français, c'est un petit bout de France pour vous, non Ah oui, moi j'écoute tout le temps RMC. C'est tout le temps connecté sur RMC par Internet. Oui, oui. Génial. Ouais. sur RMC.fr. Rmc ouais. Rmc. Rmc. Ouais. Ouais. J'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai permis de suivre le foot parce que j'adore le foot. Et puis les infos surtout parce que pour avoir des nouvelles de France, ça permet de rester connecté. Puis on a une bonne patrie de copains de, d'expatriés. Ah oui d'accord, donc vous êtes... Euh, donc on se retrouve euh, une fois par semaine et puis ça nous permet d'être au courant de tout et de, ah, parfait. Et de tout faire ensemble. Émeric, merci voilà. beaucoup et on vous souhaite plein de bonnes choses dans votre business de sandwich euh, et bien là-bas. Euh, eh euh, merci, mais bon courage à vous pour les 30 heures. Merci, merci beaucoup Émeric. Bonne journée alors. Allez, on ah, Alors non, en revanche, ça fait plaisir ce que vous dites Emmeric. Vous dites bon courage pour ces 30 heures, mais on n'en est plus à 30 heures. Mais non, même non, bien. non, on a bien attaqué là quand même. Non, oui. Même pas des 7 heures. Je vous le dis, François Sorel est en train de calculer. Bah, écoute, en on va, non, on va attaquer. On, on, on est bientôt à 12 h là. Bientôt Parce qu'on a commencé heures, à 14 h du matin. Ça fait 11h15. Il en reste heure, moins de 19. Voilà. Bon, bah écoutez, vous voyez, donc on est loin de 30. Merci Emmeric et bonne journée Merci Emmeric. Merci beaucoup. Bisous aux enfants. 30... Voilà, 3216, ou bien le hashtag grand rush RMC sur Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos petits messages. Euh, voilà, c'est toujours un plaisir. De vous lire oui. et de vous entendre. Oui. Merci Moi, je vais saluer mon cousin Germain, oh Pascal oui, Dufour, <rire> qui nous écoute depuis 14h et qui est étonné de m'entendre sur RMC aujourd'hui. Tout eh voilà. Toute on, la le... famille entend, donc je salue, j'embrasse tout le monde. Et bien <rire> voilà, comme ça, c'est fait. Et nous avons Mika maintenant qui est avec nous au 32-16. Bonsoir Mika, ou bonjour, parce que je crois mmh. que vous êtes un peu loin, Mika. Alors, On est en Guadeloupe, exactement. Du coup, loin de chez vous. On, on doit vous dire bonsoir, Mika, c'est ça Si je fais pas de. Mais ah. oui, parce qu'il est moins 6, c'est ça, moins 6 Il est 19h, 19h15, exactement. Ah. Allez, là, non, en revanche, j'aimerais pas être en Guadeloupe, parce on que ça voudrait dire que le... je, je, je commencerai le grand rush, pratiquement. Donc, c'est pas bon. On fait le tour <rire> du monde. Là. Oui, on fait on le tour du monde. On est aux Philippines, on est en Guadeloupe, on est vraiment une radio mondiale, radio connectée. Non, mais franchement. Auditeurs partout. Voilà la, radio... voilà la radio moderne, les amis. <rire> et, et Mika, il a fait beau aujourd'hui chez vous Ah, super beau, hein. un ouais. peu comme euh, ce qu'ils viennent de dire là-bas, on est sur les oh. mêmes températures, Alors, les, mêmes les mêmes couleurs d'eau, les mêmes plages. Mika, vous êtes, vous êtes un moniteur de kitesurf Tout à fait. On est proche, je suis prof de kite, là, sur l'île. J'ai mm -hmm. un peu plus de 15 ans. Oui. Donc, euh, c'est une activité qui, qui, est très, très demandée sur l'île. Il y a mm -hmm. énormément de gens de métropole qui viennent pratiquer le kite. J'adore faire du kitesurf, moi. Oui, ça a l'air. Ben, il faut venir. Mais non, là, moi, j'ai fait du, moi, j'ai fait du bateau quand j'étais, enfin, j'étais moniteur de voile quand j'étais petit. Et le kitesurf, c'était, euh, c'était vraiment le tout début. Oui. Je suis ouais, moniteur fait... de dériveurs, mais de planche à voile. Ouais. Et le kite, c'était vraiment le début. Donc, j'ai pas, pas pu me former au kitesurf. Mais c'est top, ah, hein, ce oui. truc-là. Et je crois que c'est extraordinaire. C'est vraiment top. Bon, il faut du vent pour oui, que ça marche oui, bien. Hein. De il faut du vent, mais maintenant, le matériel a tellement évolué que maintenant, même sans vent, on y arrive à en faire. Ah, c'est vrai on arrive, on arrive à être ouais. propulsé, c'est-à-dire que la, la voile capte le peu de vent qu'il y a, c'est ça Exactement. Mais c'est vrai, euh, Mika, que le, le kitesurf, c'est un vrai spectacle déjà de la plage, c'est très joli de voir ouais. les gens en faire et on a l'impression que c'est difficile parce que c'est impressionnant en termes d'équipement et je crois savoir que c'est une discipline qui finalement est relativement accessible. Alors C'est une discipline qui est très accessible. Par rapport à ce qu'on voit, on a beaucoup d'a priori. Mais mmh. en fait, maintenant, les, le matériel a tellement évolué que nous, on propose des activités dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès 8 ans. Mmh. À partir de 8 ans, on peut commencer euh, l'activité. Il suffit de savoir nager, d'être ouais. à l'aise dans l'eau. Et après, on peut commencer. Et on va jusqu'à 60-65 ans. Là, nos élèves les plus âgés, vraiment euh, à la retraite. 67, ça bon, qu'est-ce qu'il faut Il faut un peu d'abdos quand même, Mika, non Non. C'est une histoire de. La... Il faut Choix de la coordination. Mm -hmm. Voilà, c'est ça. C'est un de centre de gravité. Après, on a... Exactement. On a un boudrier, là, comme un boudrier de... pour faire du rappel ou de l'escalade. Ouais. Et c'est grâce à ça qu'on emmagasine toute la puissance de l'aile. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas besoin de force physique. Et si et on force, c'est qu'on n'est pas général... dans une bonne position. Exactement. Ah. Du coup, les femmes et les enfants y arrivent mieux que les mecs. Bizarrement. Et les enfants toujours, plus. parce que les adultes ont beaucoup plus de mal à apprendre, ils veulent vous donner des leçons alors que c'est vous qui leur apprenez les choses. Et les adultes ont plus de mal à apprendre, mais en général. Et puis il y a peut-être un centre de ça gravité fait. aussi qui est pas le même quand on est gamin, non On est plus petit, euh, ça joue pas ça On est plus petit, on comprend vite les choses, on se pose pas de questions, on écoute le prof et du coup ça marche bien. Et voilà. Alors et que les hommes sont peur, casse ouais. Non, les hommes sont casse ah ils oui, ont l'impression de, de tout savoir, alors que les femmes, peut-être un peu les se, hommes, se rassurer, je sais pas. Non, Alors que c'est pas plus et alors donc vous donnez. Vous donnez des cours, Mika, mais combien ça coûte en Guadeloupe un cours de, de kitesurf Alors, il faut compter un budget de 90 euros pour une séance. Les séances, elles durent entre 2 et 3 heures, ça dépend de, des conditions météo. Ouais. Mais pour être autonome et vraiment faire tout le cursus de formation, il faut compter 5 séances. En général, la plupart des gens, ils font 5 séances pour pouvoir vraiment être autonome et vraiment découvrir la déjà... Et ouais. le matériel coûte cher Il faut compter un budget de 1000 euros d'occasion, ah oui. à peu près. En ayant une seule voile, deux voiles? Non, en ayant une voile, une planche, un harnais. Mmh. Euh, D'accord, ouais, voilà, comme... on commence tranquille donc, on va dire. Donc on peut s'éclater au bout de quelques début, séances. Le mieux au début, c'est de faire de la location. Ouais. Parce que, euh, investir sur du matériel quand on sort de ce style, ce n'est pas forcément conseillé. Bah oui. Parce que le matériel ne sera pas forcément adapté aux conditions météo. Alors que quand vous faites de la location, vous avez tout le matériel à disposer, en fonction de la force du vent, on vous donne la bonne taille d'ailes, la bonne taille de planche. Voilà. Donc du coup, l'investissement est moindre. Est surtout si on en fait deux à trois plus fois plus par an. Puis en Guadeloupe, le kitesurf avec ah, la mer là qui est comme oh ça, là, ça qui jure, est transparente. <rire> les lagons et tout. Oh là là, qu'est-ce que ça me donne envie d'y aller ah là là, On dirait quoi Boulevard. <rire> c'est vrai. Mais eh oui, les on y est. Bon, il n'y a pas ouais. l'odeur de, de chlore quoi, c'est ça le truc. Vous nous envoyez une photo Ah oui, envoyez-nous une photo. C'est dur de vous envoyer une photo là, en pleine nuit comme ça. Ah non, ça mais une photo mais de, de, de, chose, de, de photos déjà prises. Bon, écoutez, si vous avez une petite, problème. si vous avez une petite photo, vous nous mettez ça sur Twitter. Ça sur mon téléphone, je vous enverrai ça. Voilà. Tout Mika, vous nous mettez, ça, vous nous mettez ça sur pas, le Twitter pas, pas avec tout, le hashtag MC Pas tout à l'heure, tout de suite. Enfin, quand vous pouvez. Quand ah, vous pouvez. Là, c'est compliqué. compliqué. Oui. Mais dans moins d'une heure, ça sera fait. Le kite, le de nuit, c'est pas facile. Il faut des torches et tout. C'est un peu compliqué. Mika, merci beaucoup et bonne soirée C'est un problème, à bientôt, au revoir on, on vous salue... Bien revoir. On salue tous les auditeurs des RMC qui sont un peu partout dans le monde Et oui. notamment euh, dans les Dom Tom on, on sait que vous êtes très nombreux ouais. à nous écouter Même avec le décalage, grâce au web aujourd'hui On écoute à RMC quand on veut et où on veut Dans les Dom Tom et puis à Montréal On vient de recevoir un, un mail de Montréal Qui dit euh, vous êtes vraiment super et vos auditeurs français aussi Bon, mais très bien On a Antonin qui nous souhaite un bon courage a toute l'équipe du Grand Rush RMC, c'est sympa Antonin, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez nous laisser vos petits messages sur le hashtag Grand Rush RMC, nous appeler au 3216 pour qu'on passe la nuit ensemble que vous nous racontiez un petit peu comment ça se passe et puis si vous voulez voir le torse de notre ami Barthélémy Bolo je l'ai vu euh, et c'est pas mal quand même hein. Il, y a du, il y a du muscle. Bah, ouais. je, hey, hein je ne le refais pas, pas de photo je ne le refais pas, pas de photo tant que c'est pas, pas voulu bon, Évidemment, euh, donc, on ne vous le demande pas sur Twitter donc, oui, euh... mais, je, mais je pense qu'on a, on a une audience qui est très masculine ouais. et, et, et voilà c'est pour ça ouais. euh... bon on revient dans un instant il est 1h22 c'est le grand rush on va faire un point sur la circulation et on repartira entre autres avec kamel qui est avec nous à tout de suite Et on fait le point, donc, sur la circulation avec Valentin Maillot. Bonsoir, Valentin. Bonsoir, François. Nuit calme hein, sur les routes globalement. Hormis le point rouge de la nuit, c'est euh, toujours sur l'A63, en direction euh, de la frontière espagnole, entre Bayonne et la frontière espagnole. Euh, alors sûrement en cause des fêtes de Bayonne. En tout cas, vous comptez euh, plus d'une heure de temps de parcours entre euh, Bayonne et la frontière au lieu des 15 habituels. Euh, des coups de frein, donc, assez nombreux. On avait notre auditeur, Pedro, tout à l'heure, qui voulait rejoindre le Portugal. Ça va être assez compliqué dans ce secteur, en tout cas, pour lui pour le moment. Ailleurs, ça roule plutôt bien pour le moment sur vos routes. On attend quand même les premières difficultés à partir de 4h du matin tout à l'heure, notamment sur la 10 au péage de Saint-Arnoux et puis entre Orléans et Tours. La 6 aussi sera très chargée déjà à partir de 4h et puis sur la 7 entre Lyon et Orange. On attend les premières difficultés tout à l'heure dès 4h. Bon courage sur les routes évidemment et bonne route avec nous sur RMC.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 Avec aussi Barthélemy Bolo en guest et Christian Ekia, notre médecin nutritionniste qui tient le coup les amis. Voilà, c'est oui. notre maître à tous, Christian Ekia. Bah oui, il a la bonne recette hein, pour bah. pour tenir. Eh ben voilà, pas de sucre, pas de... juste un petit peu d'eau, euh, voilà, une salade de temps en temps et c'est réglé, ça c'est beau quand même. Hein. <rire> euh, il est 1h24, merci d'être avec nous, vous êtes au cœur de ce grand rush, nous passons toute cette nuit ensemble et toute la journée de demain puisque le Grand Rush, c'est jusqu'à demain, donc samedi, 20h. On vous accompagne sur la route des vacances. Et oui, d'ailleurs, pour compléter le, le point de Valentin Mailleux qui nous parlait de, de la 6 là dans le trafic, il y a Frédéric de Harven qui, sur notre hashtag Grand ouais. Roche RMC, nous dit un monde de fous sur la 6 entre Beaune et Lyon. Donc ça ouais. commence que Valentin. Valentin, faut que tu ailles, ailles regarder là. Faut que tu ailles nous dire un petit peu ce qu'il en est. Ouais, arrête de chasser les hein Pokémon. C'est y D'ailleurs, il y a dans les studios. On a fait la chasse cette semaine aux Pokémon dans les studios. C'est vrai Il y a du Pokémon ici. Il y a du Pokémon ici. Ah, il ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, y a du Pokémon. Ah, y a, à la place de Christian et... Ah bah, je, je sais plus quel nom il avait, celui qu'on a chassé, mais il y en a ici. D'accord, je crois qu'il y avait un rouleau cool. Je crois bien, hein. Enfin bon, Nosferatix nos ou ça. quelque chose comme ça ouais. Ah Oui c'est le, le machin la, la petite chauve-souris pour, pour avoir le Pokémon dans ma boîte là, qu'est-ce que je fais Oula on va vous expliquer <rire> euh, Barthélémy euh, est-ce que tu peux expliquer à Christian Aka comment on joue à comment, Pokémon comment, Go comment, ah, Déjà on je, télécharge Oui mais comment je fais pour télécharger ah ben, Vous allez sur le Store. votre. Euh, alors vous avez un iPhone donc c'est Apple Store Apple voilà. voilà. Store si, si vous auriez un Samsung ce, ce serait pas Apple Store Si vous aviez Google Play Ce serait, serait Google Play Voilà Et puis ensuite vous téléchargez Pokémon Go Ça coûte combien C'est gratuit C'est gratuit. Oh, totalement bon gratuit. Oh, c'est ai Mais c'est génial. Ça s'appelle un free to play. Oh, bah alors là, on va s'y mettre tout de suite. Alors. Oh, vous voilà, allez voir bah, que voilà, Christian va devenir va... un gros oh, Pokémon. Oh, voilà, ouais, ouais, on va ouais, vous dire alors, là, cha... ouais, franchement, franchement on... il va aller à Borne-les-Mimosas dans tous les coins de la... <rire> du village pour chasser des Pokémon, les amis. Non, mais ça, je vous le dis. Ah, c'est ma belle-mère qui va être contente. Ah, bah, est quand même <rire> on est incroyable. content que la belle-mère soit contente. En plus, comme ça, Christian, vous pourrez donner des conseils nutrition aux Pokémon. Parce que comment se nourrissent les Pokémon Et surtout, comment se nourrissent les chasseurs de Pokémon Parce qu'il a quand même perdu des kilos et Qui va faire de la marche. Je crois qu'il y a un américain qui les a tous capturés. Il les il a, a capturés en, 5, en 15 jours, je crois. 142, hein, il a capturé, il a perdu 5 kilos. Il a fait 13 Seigneur. bornes par jour. Enfin, c'est un espèce de malade mental. incroyable. Non, mais ce jeu, c'est carrément bon. un phénomène fou. On accueille Kamel qui nous attend depuis un moment et on est ravis d'accueillir. Salut Kamel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, Kamel. bonsoir Kamel. Comment ça va Kamel bon, Écoute, hein, ça, ça va très bien. Et... De me reposer, on est sur une heure de repos avec mm -hmm. toute la famille, avec ma mère, mes deux enfants et ma femme. Oh oui, bah, vous, êtes, vous êtes nombreux ah, On est parti en équipe. Ouais, vous génial. êtes parti à quelle heure, Kamel Parce que moi je suis arrivé à minuit, donc je vous prends sur la route un ouais. peu. Ouais. Euh, vous, vous êtes sur la route vous, vous êtes parti à quelle heure Je suis parti à 22h15, 22h10, 22h15. Là, j'ai fait à peu près fait, euh, 280 km. Oui, et ça a bien euh, roulé Ouais, euh, au début sur Paris, euh, ça ralentissait sur le périphérique ouais. euh, entre Porte de Bagnolet, Porte des Port d'Italie, je suis pour récupérer la A6. Mm -hmm. Après, euh, c'est un tout petit peu. Ralent... Bon, en fait, c'est juste des petits ralentissements, mais sinon, euh, ça roule très bien. D'accord. On va pas se Et là, vous êtes où est euh, où cette aire d'autoroute euh, Juste après euh, Bourges. D'accord, ok. Vous avez bien avancé quand même. Et du coup, oui, dans la voiture, donc vos enfants, c'est garçons, filles de, Deux garçons, deux petits garçons, trois ans et deux, trois ans et demi et deux ans. Avec leur mamie. Avec leur mamie. oui. Ah, bon. Ils embêtent pas trop mamie Non, non, ça va. s'ils ont dormi tout le trajet, juste au partir du moment où je me suis arrêté sur l'air de repos. Là, ils ont les yeux grands ouverts. Ah, mais c'est souvent ah. ça. On s'endort <rire> et dès qu'il y a un changement de rythme, genre l'air de repos, le péage, des choses comme ça, hop, ça réveille parce qu'on n'est plus bercé. Ouais, bon, je me suis arrêté, mon fils il m'a dit reprends la route <rire> <rire> Tu te reposes pas papa Tu te dépêches on prend la route ouais, Parce que là ça suffit quand même hein papa On veut aller se baigner euh, du côté de l'Espagne oh, <rire> il, il demande il demande tout le temps euh, la maison des vacances On est arrivé à la maison des vacances Vous avez loué une maison de vacances? Non, c'est un appartement, un appartement avec euh, le CE de mon travail. Ah, ouais, ah, c'est pas mal ça, ouais. c'est bien d'en profiter. Ah, oui. hey, Est-ce que vous saviez que sur le, le, les trajets, on peut aussi. Il y un... c'est quelque chose que j'ai appris, la SNCF, oui. il y a un billet spécial congé annuel. Ah bon on, on le fait tamponner par l'employeur et on a 25% systématique. Et si on utilise des chèques vacances, c'est 50%. Ah sur bon la réduction du prix du billet. J'ai appris ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et nouveau. forcément. C'est le plan de Barthélémy Golo. Ouais, la SNCF n'en parle pas beaucoup parce que c'est quand même pas mal. Donc c'est pour vous, pour soi et son conjoint. C'est ah Bon. Intéressant. Et oui, Si on a une famille avec deux enfants, ça marche aussi pour les enfants pas euh, Je ne suis pas sûr. Il faudrait que je vérifie. Il faudrait que je vérifie. Bah, bref, ça ne concerne pas forcément Kamel, puisque lui, Kamel, il a décidé de prendre la route. Donc, oui. forcément, euh, il n'est pas concerné par l'achat de. C'est bien, bien parce qu'il ouais. faut un petit peu creuser. On peut avoir des petites ondes comme ça. C'est bien. Bon, bah, Kamel, euh, parfait. Oui, par contre, j'ai une petite question à vous poser. Allez y euh, Je vous écoute depuis quasiment que je suis parti. Et en fait, on parle pour. Enfin, euh, moi, je ne bois pas de café. Ah, ah. très bien, oui. Je suis pas un buveur de café du tout. Ouais. Et donc c'est vrai que moi, pour la route, je me suis pris une, une boisson énergisante. Euh... Mais voilà, ah, boi boisson fou, énergisante. Mm. Alors quand -qu -qu -qu nous dit notre médecin Quand dit notre médecin Oh là là. Pardon, okay, euh, pour le français. Vous faites ce que vous voulez de votre corps. <rire> je pense que la camel. On est en train euh, de le perdre. <rire> si ne va pas ah ouais. valider véritablement. Alors pour des... être sérieux, Camel, mm. soyons ouais. très précis. Le café. C'est bien, le thé, c'est très bien, boisson énergisante, c'est une par jour, très très proche d'un repas. Mais, Parce mais... que c'est tellement insuino-sécréteur que c'est l'équivalent de 10, 15, 20 morceaux de sucre. C'est ça le problème. Et en alternance avec la boisson énergisante, que peut boire Kamel Kamel, vous buvez du thé peut-être Ah oui, du thé. Oui. Ouais. Moi, bah voilà, du thé, c'est très bien, c'est très bien. Le thé repos, sera infiniment repos, plus, y plus efficace pour votre santé à, à, que, que, que la boisson énergisante une fois par semaine. Mais ça dérange personne. Ouais. Mais quand ça devient quotidien et habituel, c'est la catastrophe. Donc vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, une fois par semaine, ça ne me dérange absolument pas. Mais quand je dis une fois par semaine, c'est vraiment. Pensez, mmh. c'est pas au hasard comme ça, c'est une fois par semaine et, et, et un thé par jour c'est merveilleux. Les études démontrent aujourd'hui que sur 500 000 japonais qui ont été mis à, à l'étude clinique pendant quasiment 40 ans le, le thé permet d'éviter 40% de maladies vasculaires c'est une étude qui est Tout à fait sérieuse, ce qui a été fait par des gens sérieux. Juste plus, le thé, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une question le de thé. régime alimentaire Alors autour. Alors, Kamel, hein. attention. Juste. Le thé. attention. Parce qu'on sait que les Japonais ont un régime alimentaire a un peu différent d'une autre. Voilà, oui. plutôt oui. assez sain, et, et ils oui. font oui. assez attention, en tout cas, oui. les, les, les, a les générations à actuelles. À l'opposé les... de l'attitude de Barthélémy. À l'opposé. que Moi, je ne fais pas du tout attention, Je sais, bah oui, je me fais casser Alors, Kamel, pour être sérieux, le thé vert, c'est ce thé-là qu'il faut prendre. Les autres thés n'ont aucun intérêt physiologique. Donc, ah, s'il si faut prendre du thé, c'est du thé vert. C'est du thé vert. Vous, vous êtes toujours oui. là, Kamel Oui, je suis toujours là. Oui. Non, parce général, que j'écoutais votre stations, silence. Pour, euh, oui. Oui. Thé citron, euh, oui. thé orange, thé aurant, citron, euh, thé, thé vert au citron, thé vert non, mais pas à l'orange. Et, et et le problème, c'est que les autres thés n'ont pas les qualités et la vertu que je viens d'évoquer. Et il y a d'excellents okay. thés verts en termes de goût. Il faut que vous choisissiez celui que vous aimez. Oh, c'est d'accord. Bon, merci de l'information. Avec un immense plaisir. Et alors, vous allez me, me supprimer ces boissons énergétiques mais De toute façon, c'est une tous les deux mois. Oh, mais ça va, Kamel. Alors, si c'est une tous les deux mois, c'est bien. On Allez-y, prenez un pack. Et c'est bien, Kamel. Vous avez une prescription en direct, c'est parfait. Oui, voilà. C'est pas mal. C'est combien la consultation C'est gratuit en plus. Ah, ça ça Jamais, Non, non, c'est pas gratuit. C'est du jambon. Vous partez en Espagne, vous nous envoyez du jambon. Ça paraît logique. À patanegrave, on a les pastilles Zenata de Portugal, le jambon d'Espagne. On va se faire frustes-t-il à tranquillou. Hein on va se faire l'épicerie européenne. Euh, Envoyez-moi envoyez votre liste. Allez, ça va. Oui, C'est sympa, Kamel, en tout cas. Bon trajet, peut-être un petit peu plus tard dans la nuit. Oui, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il n'y a que moi qui conduis. Donc euh, là, je suis... Oui. je suis pas opérationnel toute la nuit. Là. Bah, Faites euh, attention je... à vous, quand même, Kamel. Reposez-vous bien, surtout, Kamel. Toutes euh, les deux heures, on le rappelle. J'ai dormi de 8h du matin jusqu'à 19h. Oh, ah, j'ai fait presque comme vous. J'ai fait 11h du matin jusqu'à 19h. Oh, bien joué. C'est bien ça. Mmh. Oui, mais parce que tu as travaillé avant. J'étais en matinale toute la semaine. Vous euh... <rire> Rappelons les horaires de la matinale, Barthélémy, pour ah, qu'on rigole un coup. Euh, si vous voulez vous aucun problème. Réveil, minuit 40. Arrivée au travail, 2h du matin. Euh, fin du travail, 10h du matin. D'accord, voilà. Voilà, voilà, ça pique, comme bon, on oui. dit voilà, voilà le euh, ah, calendrier, le planning d'un du ah, voilà. matinalier sur RMC ah, voilà. dans ah, oui. toutes les radios c'est comme ça et d'ailleurs eh, oui. on va bientôt voir arriver des, des matinaliers hein, eh, oui, bien pour sûr. les journaux il y euh, il y euh, exactement, exactement. Et bien, ils viendront nous voir un petit en peu plus tard le week-end mais oui. bon ça, à mon avis ça, ça ah, a pas tardé. là dans une heure et demie on, on, on devrait avoir un présentateur qui arrive le 32-16 les amis ou bien hashtag grand rush RMC je vous rappelle que nous sommes en direct tout au long de cette nuit Pour vous accompagner sur la route de vos vacances. Oui, et puis merci de nous écrire donc sur le sur le mail euh, grandroche@rmc.fr. On a des petites infos euh, pour la route. Donc là, on a Hervé qui nous dit euh, sur euh, la 48 euh, s'intègre à Grenoble, fermée dans les deux sens, euh, qui nous dit aussi continuer comme ça. Donc euh, c'est très sympa. Et on a aussi Anaïs. Vous savez Anaïs Deneux qui est encore sur la route. C'est pas veut vrai Si on va la retrouver. Et en fait, euh, elle a envoyé un, une photo ah sur Twitter. Euh, ah, La joindre. On va Et appeler Anaïs. Elle nous dit qu'elle est sur la 63, plus de gasoil. Le problème, c'est qu'on a tous eu la même idée. Je suis pas couchée. Elle est en train de faire la queue. Il y a plein de voitures, donc elle a du mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que Anaïs, moi, je l'ai vue ce matin avec son sac à dos de randonnée sur le dos. Mmh. Quand j'ai terminé ma, ma journée de travail ce matin, à 10h du matin, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais, tu vas où, tu t'en vas, tu pars en vacances. Ah non, je pars pour le Grand rush je pars ouais, ouais. sur la route. Non, mais elle est à fond, hein. Et elle géniale elle est, est, est euh, géniale, Anaïs. Est génial ouais. Anaïs. Ouais. Et je lui ai dit, elle m'a dit, ouais, j'arrive 23h, 23h30. Je lui ai dit, ah bah non, on t'aura pas à l'antenne, moi je commence à minuit. Et je lui ai dit, ouais, t'inquiète, ouais, pas attends, on va on, on, on <rire> Résultat, on va la joindre, c'est prévu à 10h du matin, je crois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de joindre Anaïs pour qu'elle nous raconte un petit peu sa galère. Oui, on va essayer de la joindre à nouveau. Et puis on a une petite on a qui nous a envoyé un petit Petite histoire perso, mais il nous dit il y a un an je vous écoutais sur la route en rentrant de vacances où je m'étais fait larguer oh, <rire> les les pauvres. Pauvres. et il dit là je vous écoute en me préparant à aller rejoindre ma nouvelle copine Voilà ah, On est Ça, ça, ça fait, fait bien. plaisir. Ma Mais docteur. oui. <rire> Merci beaucoup pour votre La route tourne. Voilà. Le temps passe. Exactement. La roue tourne comme disait un fameux footballeur. Exactement. La roue tourne Exactement. Vous citez de grands auteurs. Des ah, grands, grands auteurs footballeurs. Ça, c'est quand, <rire> quand même un grand moment. Euh, 1h35. On accueille Hervé qui est avec nous au 32-16. Bonjour, Hervé. Bonjour. Alors, moi, je suis oh. pas sûr, euh, sur, sur euh, le départ des vacances je vais chercher mes clients en boîte de nuit oh. et, euh, et après je les ramène quand la, la nuit et quand le petit matin arrive vous les avez mis des sacs poubelles sur, sur les sièges ou pas oh là là là non, je carcérise le véhicule intérieur à, taille, à, taille, à <rire> vous avez des sièges en plastique alors ah bah il y a de l'ambiance ça, ça manque pas, ça chante, ça crie ça, ça bouge, ça vit <rire> d'accord donc en fait concrètement vous, vous, vous avez quoi, une camionnette un bus, un, bus, un, un bus vrai bus je m'occupe à mes bus et puis ah je vais oui chercher mes clients euh, À 50 km, je peux citer le nom de la, la boîte de nuit Mais bien sûr, Oui, bien sûr, bien oui. sûr. Ah, C'est la Chaumière, la Chaumière, donc au barrage d'Arzal, à, à côté de, au-dessus, entre Vannes et Saint-Nazaire, si vous préférez. Entre Vannes et Saint-Nazaire, d'accord, ok. Voilà, ouais. et, euh, Donc je vais chercher les clients bah, toutes les nuits, euh, tous les vendredis soirs. Et là, en l'occurrence, je suis pas entre, euh, entre Metz et Perpignan ou que sais-je. Je suis juste euh, à 50 km autour et puis je vais chercher des clients à, à, à l'instant T. Je m'apprête à partir sur Pénétin pour aller chercher des clients. Euh, avec qui j'ai rendez-vous pour les emmener à la boîte. D'accord, ok. Donc vous les emmenez et vous venez les chercher après Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est formidable, on parlait tout à l'heure des, des dangers de, de l'alcool, de la somnolence, etc. Donc vous contribuez ah là, aussi. Là, il y en a plus, le voilà. y y danger c'est pour moi. Quoi. Oui, mais vous, vous êtes bien, vous avez l'air en forme, vous avez une voix réveillée. Euh, c'est euh, mieux, c'est Voilà, et donc vous contribuez à la sécurité des gens, c'est formidable. Et il doit s'en passer des choses quand même, dans votre bus, vous n'avez pas des petites anecdotes on voit des anecdotes, j'en ai tous les jours, hein, toutes les nuits. C'est ouais, -ce... euh, des anecdotes de la nuit, avec un mmh. petit peu d'alcool, avec... Euh, ouais. Et bon, globalement, c'est bon enfant, c'est 18, 18, 25, 30 ans, donc ça se ça passe bien, puis on les connaît, nous. D'accord, et vous êtes salarié de cette boîte de nuit Pardon Vous êtes salarié de cette boîte de nuit Oui, je suis salarié de la boîte de nuit, oui, tout à fait. D'accord, donc elle paye un chauffeur, c'est formidable, ça Ah bah c'est une... Un pour les clients, c'est super, oui. C'est super. Et puis en y termes d'image Pour passer en vacances, il y a des gens qui ne voyagent pas, mais qui ne partent pas en vacances, mais qui voyagent. Vous les déposez devant chez eux Allô, allô Pardon, pardon, pardon. Vous les déposez devant chez eux, Hervé, les gens Allô Oui, ah, vous nous entendez Hervé. plus, Hervé Ah oui, voilà, je vous entends, là, ça revient. Non, on vous demandait si vous déposiez les gens vraiment devant chez eux Ah bah complètement, pour les retour, bah oui, il ne faut pas les laisser sur un parking pour prendre une voiture et autres La voiture, ils la récupère le lendemain, ils se débrouillent entre eux, mais moi je les, je les ramène à domicile c est, c est... Oui. Bah écoutez, c'est super, franchement, bravo Hervé euh... Moi, je, je ne suis que le chauffeur, ouais. l'organisation, c'est la boîte, c'est la chaumière Non, non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien que, euh, voilà, les gérants de cette boîte de nuit aient ce réflexe Alors je sais que c'est de plus en plus le cas, hein. il y a de plus en plus oui. de boîtes de nuit qui ont des accompagnements comme ça pour éviter des drames après en voiture, parce que c'est vrai que c'est le paradoxe. On part en boîte de nuit, on dit aux gens, il faut pas que vous buviez, mais c'est compliqué, parce que les gens, la plupart du temps, vont là-bas pour boire, pour s'amuser. C'est pas une église non plus. Alors voilà, non seulement c'est pas une église, après c'est vrai qu'il y a le fameux Sam, celui qui conduit, qui ne boit pas, mais bon, voilà, encore faut-il avoir confiance en ce Sam, quoi. C'est beaucoup dans la théorie, le Sam. Exactement, on est d'accord. Et c'est très bien qu'il y ait ce genre d'initiative. Merci Hervé. Ben je vous en prie. Bonne nuit à tous et puis bonne route à ceux qui conduisent. Merci beaucoup. Merci, merci d'avoir appelé euh, au 3216 16 et, euh, et puis euh, ah voilà. Euh, travaillez bien. Jusqu'à quelle heure euh, Jusqu'à... Je te le dis vers 8h30, 9h demain matin. D'accord. Ah oui, 8h30, 9h, d'accord. Euh, on, on va vous envoyer un cadeau, Hervé. Ah monsieur c'est gentil à vous. Ça, ça vous et va bien, Merci pour votre radio, pour l'émission, pour le dynamisme. Puis merci nuit, beaucoup. Ça met, ça met la pêche. Ouais, c'est sympa. Super. Merci, merci beaucoup. beaucoup. sympa, oui. <rire> Allez, gardez les yeux éveillés et puis surtout... Sur la route. Oui, oui, oui, oui, oui, on va faire attention. De toute façon, c'est Aurélie qui conduit là pour l'instant. Donc, euh, <rire> moi, je me laisse, je me laisse bercer. Il n'y a pas de problème. À bientôt, Hervé. Et à on bientôt, va prendre merci. votre adresse. On va vous envoyer un cadeau. Au revoir. C'est gentil. Merci à vous et bonne nuit. Et bonne nuit et merci. bon courage à vous. Instant, à vous. Dans un instant, nous aurons Karine qui, euh, prépare des bocaux à 2h moins 20 du matin. Oui. Alors je oui, sais oui. pas si elle l'est fait maintenant ou si c'est son métier On va lui poser la question oui, ça donne Mais, un a... fils. Mais auparavant, on... ça y est, on a trouvé Anaïs Anaïs Dené. Alors rappelons quand même à Day Alors, Anaïs, Anaïs, notre reporter RMC qui était avec nous dès le début du Grand Roche qui est venu en studio pour nous dire que elle partait de Paris pour aller à Andaye. Et elle avait bon espoir d'arriver vers 23h30 Elle minuit. était un peu sûre d'elle d'ailleurs peu... Mais on lui avait dit, Anaïs attention voilà. on peut avoir un peu de retard Avec l'expérience on savait un petit peu voilà, On fait pas Grand Roche pour rien On n'en est pas à notre premier Grand Roche hein, non, ça. Donc, on le savait. Et Anaïs, bien, il est 1h40 Anaïs euh, a fait la queue je crois pour chercher Du bon. carburant et m'a envoyé un texto tout à l'heure qui finissait par Jean plus Où en est vous Anaïs Alors, Anaïs, qu'est-ce qui se passe euh, Je suis toujours dans la file pour chercher pour oh avoir, oh avoir la casual. Oh Anaïs, voilà. je vous avais dit d'aller à Bordeaux. Oui, je pas écouté parce que moi, je veux ma couette dans l'hôtel à Hondaï, voilà. <rire> D'accord, ok. Et, euh, et donc là, ouais, je suis toujours en attente pour le gasoil, mais en fait, c'est évident, euh, tout le monde a roulé, roulé, roulé. Et là, maintenant qu'il faut arriver, tout le monde doit faire son plein. Et donc, c'était pas du tout le bon calcul d'attendre le dernier moment pour faire le plein. Mais bon, c'est le jeu. Ouais. Et, euh, et donc voilà, je suis en train d'attendre et il y a encore en pas mal de voitures. Combien d'attentes Une heure En fait, là, de route, il me reste, plus... il me reste moins d'une heure, mais là, euh, ouais, là genre, je ne je, je suis pas arrivée en bail avant une heure et demie, du coup, je pense. Ah ouais, et tu, et ça ouais. va Tu n'es pas trop fatiguée Bah là, du coup, ça me fait une pause, c'est bien. Ouais. Mais, euh, mais ouais, il est temps que ça se termine. Bah ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, alors Anaïs, il est 2h20, à quelle heure penses-tu arriver là maintenant euh, <rire> Je ne suis pas très bonne hein, pour ce truc 3h. <rire> oui, on en a 3h. Trois Bah non, moi je pourrais non, tout h je dirais. Je vais être prudente, je vais dire 3h15 là, ouais. Bon. Bon. Okay. Ah là là Anaïs c'est pas facile hein. Non, non. non. Parfois, parfois euh, reporter à RMC c'est pas évident hein. Quand ouais même, hein. non vous êtes dur. En, pl en, ah en, ouais. en, pl en plein grand roche bon l'année prochaine je pense qu'Anaïs va poser ses congés en plein grand roche comme ça elle se dit au moins je vais éviter cette galère hein. Bon en tout cas Anaïs c'est un plaisir de, de t'avoir de temps oui. en temps dans le grand roche. Oui oui ben, je vous passerai un petit à l'arrivée quand même. Il y mais, a pas de souci. Il irait direct à l'hôtel hein si ça ne vous vexe pas euh, j'irai à la mer demain. Oui oui oui oui ben continuez direct ça demain. Ça sera pas vexé. Oh, De, y de de, demain bah matin, non. 6h15, <rire> à la mer. <rire> Et Anaïs, vous nous écoutez dans la voiture Bah bien sûr, oui, c'est super marrant. Ouais. On vous sent pas écoute. trop J'écoute depuis début, en fait, depuis le début de la ah. route, Alors, Anaïs, j'ai votre numéro de téléphone que je vais transmettre à l'antenne. <rire> euh... Et j'ai demandé aux auditeurs de vous réveiller toutes les, toutes les heures. C'est sympa. C'est bien, le 0618. Hop, euh... <rire> oh, Non, mais vous vous rendez compte, après, Anaïs, elle va voir tous les habitants d'Andaï qui, qui vont l'appeler, c'est terrible. Ouais, et je dis aux joli. habitants d'Andaï qu'Anaïs est charmante. Oui, elle est très jolie. Salut Anaïs, c'est Barthélémy. <rire> ah Ça va bien Oui, ça va, écoute. Depuis euh... ce matin <rire> Écoute, oui, c'était il y a 12 heures déjà. Mais... Ouais. <rire> c'était plus que ça. Ouais, tu vois, ça avait dit tu ne serais pas arrivé avant minuit. Ouais, euh, <rire> J'étais un peu trop sur, euh... Ah, cour... confiance ce matin. Non, hein. mais c'est beau parce qu'Anaïs a la fraîcheur, a la candeur de, mmh. de, voilà, de voilà. la jeunesse en se disant on va y arriver avant, etc. Eh bien, non mmh. Mais je pense que l'année la mmh. prochaine, si vous, si vous refaites le grand rush, vous demanderez à faire un petit Paris-Orléans Euh ouais, j'ai ouais, plus court, plus tranquille. Paris. Hey. Je vais faire le grand rôle, je vais faire Paris Clamart. <rire> euh, je m'engage, je <rire> m'engage. Je présenteur très volontiers. À pied, par contre. <rire> hey, Dis-moi, Naïs, moi, euh, euh, moi j'ai ramené plein de choses là pour, euh, pour tenir la nuit en studio. Qu'est-ce ouais. que tu as amené en voiture, toi Qu'est-ce que tu prends en voiture Moi, j'avais emmené un sachet réfrigéré avec de l'eau, surtout beaucoup de bouteilles ah, d'eau et euh, du, du jus d'orange aussi euh, pour tenir un peu éveillé et j'avais emmené mes, mes, mes salades mais j'ai quand même ah. craqué sur les airs d'autoroute en achetant euh, des paquets de M&M, c'est de bonbons qui coûte super cher, mais voilà Ah ouais oh, c'est vrai pas que c'est coûte cher ça sur l'autoroute mais t'as as eu raison de te faire plaisir oui il faut, bon, plaisir. Ouais, il faut faire plaisir. besoin de, de, de faire passer la route à un moment parce que ça commence à être long donc, euh, <rire> ça <rire> ça Bon, Anaïs, note de frais, CRMC C'est qui rince là hein, quand même hein. MLM, ça dur avec ouais, la DRH ouais, ouais, bah, bah. si si si c'était pour le travail note de frais MLM la note de frais <rire> de fou. on t'appuiera on t'appuiera promis oui, promis oui, oui, oui, oui. on enverra on enverra des mails à toute la hiérarchie ouais, <rire> note de frais écolier de l'U <rire> merci Anaïs merci Anaïs. Bon, bon courage à toi et Anaïs et peut-être à tout ouais. à l'heure ouais ça marche j'espère Nico qui nous dit je roule depuis 15h vers Bayonne grâce à vous la route devient un plaisir merci RMC il me reste 50 ah. km je suis serein merci, merci Nico ouais merci pour ce message merci beaucoup Et puis euh, bah voilà, on est toujours avec vous. Euh, Rappelez-nous au 32-16. Bien sûr, on a toujours des cadeaux à gagner. L'armoire commence à se vider un petit peu en cadeau, mais il y a encore de quoi faire. Oui, on a, on a encore du smartphone, <rire> on a encore de l'enceinte Bluetooth, oui. on a ah. encore des packs cadeaux sport, etc. Donc ah, voilà. allez-y, le 32-16. Euh, L'objectif c'est que à partir du moment où vous passez sur l'antenne d'RMC Et que vous discutez avec nous Bim, il y a un cadeau pour vous voilà, C'est pas, pas plus compliqué voilà, Moi je suis à l'antenne, j'ai des cadeaux ou pas bon, notre, le, le, votre, bah, le cadeau c'est notre présence Ah, ah vous êtes un cadeau en vous C'est oui. ça, c'est ça. ça. En vous en soit. avez trois Vous avez Aurélie, Christian et moi Triple ah. cadeau, ah, je suis chanceux alors je, je sens pas de conviction dans votre dit voix. Dit-il en souriant <rire> jaune. Et puis, je voudrais rappeler aussi qu'il y a un jeu SMS. Vous pouvez toujours jouer toute la nuit. Vous pouvez gagner un Samsung S6 Edge d'une valeur de 409 euros. Pour jouer, c'est très simple. Il suffit d'envoyer RMC au 732-16. RMC au 732-16. Et vous avez jusqu'à 8 heures du matin pour jouer. Donc, bonne chance à tous. Allez-y. Euh, donc, RMC par SMS au 732 16. 50 centimes d'euros de SMS, précisons-le. On accueille Karine y Tout de suite. Y Karine. Bonsoir Karine Bonsoir les Salut ah. que... Salut Karine Quelle jolie voix mm -hmm. Ouais, c'est super sympa. Puis, alors, mon François, je l'écoute tous les euh, samedis et dimanche matin. Ah, on, on est ravis Karine distance, Christian qui intervient de temps en temps pour euh, remonter les bretelles, souvent, de Monsieur Miu <rire> Ah oui, etc. tout à fait ah, oui, fidèle, fidèle auditrice, Karine, ça fait plaisir Ouais, ouais, bah écoutez, il euh, y, a, y a de quoi, parce que franchement, avec vous, on passe toujours de super beaux moments. Ah, C'est euh... très gentil. Et oui. alors, moi, pour que Anaïs, que l'on a eu là tout à l'heure. Alors attendez, juste un truc, Karine, je vérifie le check sécurité. Vous savez, comme les pilotes, vous n'êtes pas en train de parler avec le mode ampli. Allô Vous parlez pas avec le mode ampli Non, non, non, non. D'accord, non, parce qu'on... s'est changé de pièce, c'est parce qu'en fait, il y a mes chaudrons, alors ça doit faire ça. Ah, c'est le chaudron. C'est ça, c'est le chaudron. On pense jamais au chaudron. C'est vrai que le chaudron, il est l'ennemi de la radio. c'est Astérix, c'est le chaudron. C'est ça. Vous avez Astérix à côté, c'est ça Mes petites potions magiques. C'est ça, c'est ça. Et le druide, il est où, le druide le druide, on va s'en avoir, là, bientôt, le druide avec Cyril Guimard là. Vous l'avez vous le druide C'est vrai, c'est vrai. C'est Cyril Guimard que vous appelez ah, le druide. Ah oui. Cyril Guimard, oui. oui. <rire> non, ah. non, non, moi en fait, pendant qu'Anaïs, elle avait déjà pris la voiture dans la journée, moi elle était dans les arbres. Dans les arbres puis, Dans les, euh, arbres. Dit, dans les enfin, arbres. Vous, vous prenez pour un singe, Karine ou... Donc vous êtes vraiment un panoramiste. j'ai un petit verger. D'accord. Et en fait, j'ai fait l'inverse des gens. Elle donc a donc ramassé les partie. figues et les voilà. pêches. Je suis partie du bord de mer pour aller en Touraine dans un verger familial. Voilà, et nous avons de très vieux arbres. Et là, en fait, je suis dans les poires du 14 juillet. Vous voyez le retard qu'elles ont. Les poires du 14 juillet, je ne me rends pas bien compte, ça veut dire quoi le retard qu'elles ont Elles ont de quoi Deux, trois semaines Eh bien, en fait, vous voyez, nous sommes bientôt. Elles ont largement deux semaines de retard. Largement. Et euh, dans les figues qui, elles, au contraire, on rattrapé le temps perdu puisqu'il y a eu beaucoup de soleil ces derniers temps. Oh, les figues fraîches, qu'est-ce que c'est bon sont... ah là là quand elles sont bien elles juteuses et tout. Qu'est-ce que c'est bon, ah les là figues là. fraîches? Je vous dis pas, cette année, c'est est une année à figues, ouais. Voilà. Et tu. C'est bon pour le transit, un ah. petit ouais. conseil médical. C'est gratuit. On... Non mais en plus quand nous on le dit. On se dit mais c'est nul et tout. Quand, quand... quand Christian le dit, on dit respect. C'est la ouais. c'est la caution. C'est la caution. Le transit, on se dit oulala là là, attention. Sérieux. La fixe, c'est bon pour le transit. <rire> et quelques petites prunes aussi qui commencent, qui commencent, qui commencent. Ah, ah et qu'est-ce que vous en enseignez de tout ça alors Et bien alors voilà, c'est pour ça que moi, donc j'ai fait le sens inverse en ce moment. Moi, je suis pas en vacances et je me suis dit que cette nuit va y avoir. François et tout le monde vont donc J'ai ouais. fait mes bocaux parce qu'après, dans la journée, il fait chaud. Donc, ça évite de chauffer la maison. Mais oui. Et en fait, ces beaucoup. voilà. Alors, je fais des bocaux, euh, je les mets euh, naturels, bio. Oui. C'est que du bio, hein, euh, Christian. C'est que du bio. Hein. Ah, est euh, on bien. ne traite pas. Christian les, on est ne, les traite pas. on ah. ne les traite pas. Je mets euh, tous mes fruits euh, dans, dans des bocaux. Je ne mets même pas d'eau. Ils font leur propre jus. Mm -hmm. ouais. Et je stérilise pendant plusieurs heures. De manière à ce que tous mes petits copains qui actuellement sont sur les routes et qui partent en vacances, mmh. et eh ben euh, quand ils reviennent sur, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui sont maintenant sur Paris les pauvres, mmh. et eh ben euh, je leur donne mes bocaux oui. et comme ça en hiver, en plein hiver, à 25 décembre, mmh. ils vont s'ouvrir un bocal de filles. Ah ça c'est génial. Et comme ça ils vont voyager. Eh ben moi j'ai la même chose avec ma maman. Ma maman elle fait pareil, elle fait des beaucoup de fruits euh, comme ça, de fruits euh, Le au petit sirop. Barthélé. Ah bah oui, ben vous savez je... avec ses Mais beaucoup. oui, je repars avec mon gros sac de course. là, vous savez <rire> Ah, tu vas pas partir sans rien. tu vas léger léger avec un petit sac à dos <rire> et tout, tu repars avec 15 kilos de trucs. Karine, euh, quelle est la ville où vous vivez en ce moment J'ai pas entendu. Et... Eh ben, en fait, moi, j'habite normalement, je suis au pied de la dune du Pilat. Mm -hmm. Mais euh, sinon, ben, là, je suis à, à, à côté de Tours. D'accord. Mais savez, vous êtes du Pilat. Du la, la dune du Pilat. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il y avait un monsieur qui parlait de kitesurf. Oui. Vous savez qu'on fait du kitesurf aussi euh, sur le, le, le, le Pilat. Oui, c'est super. Et même -hmm. on peut faire du kitesurf. Euh, c'est magnifique. Et vous allez à Bordeaux de temps en temps Oui. Oui, bien et sûr. vous connaissez Pépone <rire> Okay, oui, oui. C'est il faut qu'on a fait des pods. C'est le restaurant Christian. Ah, il nous basent oui, sur le restaurant Picémon, le bon restaurant, restaurant à Bordeaux. Et puis, vous avez Moscato aussi. Ah, côté du oui. restaurant de oh la CoA. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Vous êtes branché sur RMC, même le midi quand vous mangez, en fait. Ah, mais c'est incroyable au mieux oui. C'est génial. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette liste-là, vous m'accompagnez. Champion du Je vais vous dire une chose, c'est que c'est toujours plaisant de pouvoir le partager. Quand on peut, des, des, des fruits et des légumes comme ça, avec des amis qui n'ont peut-être pas forcément la possibilité. Et quel bonheur quand ils vous appellent « ah oh, j'ai ouvert l'avocat, je l'ai mis dans du fromage blanc et c'était délicieux ouais, !» Et j'aurais dit, les il y a des f... choses délicieuses ah, Les des fruits agences. au sirop avec un petit fromage blanc, il n'y a pas besoin de plus d'artifice, c'est ah, parfait, c'est excellent. vous savez, des petites prunes rouges ou des petites cerises C'est un morceau de fromage, ah, euh, oui. genre fromage au Pays bas etc. Ah, une petite ah, tombe ouais. de brebis. Un fromage voilà. un peu fort. Une petite tome de brebis. Oui. Ah, comment ça va faire avec, par exemple, le, au fond, le banc d'arguin mmh. ou quoi, euh, les pasmes, etc., le, le ferré en face, etc. Quel bonheur, c'est des choses simples. Aujourd'hui, oui. vous savez, on vit des choses difficiles. Mmh. C'est toutes petites choses simples. Mmh. C'est des petits bonheurs qui... Qui, voilà, il en faut peu heureux. pour être heureux quoi. Ouais. Comme, un, un autre philosophe Et la vie c'est comme une boîte de chocolat hein. Je, après la retourne tourne voilà. si vous n'avez pas la chance d'avoir un verger euh, quoi, allez au marché, le marché de France c'est oui. tellement euh, ça vrai. regorge, en ce moment que vous êtes en vacances vous partez sur la route des vacances là, allez faire un petit tour du marché euh, de, de, au marché etc. moi je vois j'ai travaillé quand j'étais petite, euh, les étés j'allais au euh, Aller au marché d'arcation, de la tête qui allait aider un monsieur, tout ça. C'était un bonheur de pouvoir pouvoir justement, les gens il faut en profiter, mmh. profiter de, plutôt que d'aller euh, en sortant d'appel au grand supermarché, parce que c'est nécessaire des fois, mais aller aussi au petit marché le matin, quel bonheur d'aller au petit marché je sais qu'il y a le marché bio au Moulon mmh. euh, qui est en et mais et pas forcément besoin d'être ailleurs en France, on peut faire voilà, à Paris par exemple sûr, on fait la fin, la fin des marchés, la fin oui. de matinée les fruits sont moins ouais. chers en mais plus ils peuvent être un petit peu abîmés, ouais. on les achète en gros, pas cher, on arrive chez soi, dans une casserole ou un chaudron, ouais. et hop, ça fait des Bon au sirop. Exactement. Merci, Et moi, Karine. Et maintenant, une dernière chose. En nous maintenant, ils font des marchés d'histoire, justement. Ah oui. Vous savez, à partir de 16h, euh, dans des villages, etc., je vois chambrer les tours, euh, à côté de tours, etc. Ouais, euh, oui. euh, etc. Maintenant, ils font des marchés le vendredi soir, souvent. Mm -hmm. Il y a des petits marchés qui se créent, comme ça, je vois jouer les tours aussi. Il y a des petits marchés comme ça qui se créent le soir euh, pour les personnes qui, bah, bien sûr, n'ont pas la possibilité d'aller le matin. D'accord. Parfait. Voilà. Karine, merci pour ce témoignage. Et je voudrais juste passer un grand bonjour à mon grand frère qui habite dans le sud. Et eh ben ben il voilà. Coucou, il comment ça s'appelle voilà. Mon grand frère Patrick qui habite dans le sud et qui soigne beaucoup de, de petites personnes dans le sud. Le voilà. grand frère Patrick, les salutations de Karine. C'est parti. Exactement. Et ah, merci encore pour toutes vos, vos <rire> émissions superbes. Merci Karine. On vous embrasse à très bientôt. Et il est 1h53 sur RMC. On va revenir dans un instant. Nous aurons Virginie Emmanuel. Ils sont partis de Ponto Combo il y a une petite heure, direction Fréjus. Ah ouais, Ponto Combo Fréjus, euh, mmh, ça fait un morceau. C'est pas, pas mal quand mmh. même, c'est joli comme tout. Allez, à tout de suite, c'est RMC. Oh, oh, oh, oh. <mix> RMC, le grand rush. RMC, bienvenue chez moi pour les Jeux Olympiques des Rio de Janeiro 2016. Dès le 5 août, RMC passe en mode.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 J'espère que vous allez bien ce soir. <rire> C'est parti ouais sur la fête. DJ Requia qui est avec vous en platine. Martini <rire> Bobolo qui serre les boissons. Valentin <rire> Mailleux qui est à l'entrée de la boîte. Donc il faut lui sourire pour rentrer, autrement vous rentrez pas. Pas de basket, tu rentres pas. <rire> Et Aurélie, qu'est-ce que peut faire Aurélie Mais Aurélie, moi, je la vois bien tenir la caisse. Je pense qu'elle doit être là, franchement. Elle doit être carrée Elle doit être carré sur les dépenses. Deux monsieur. Je pense que ça ne va pas rigoler avec Aurélie. Donc, ça serait pas mal si on montait une petite boîte de nuit là comme ça. La boîte de nuit du Grand Range de la Nuit. Puis on a ce qu'il faut, questions lumière, etc. a Sylvain qui a sorti sa playlist. Voilà, hein On est pas mal. Sylvain Guetta. Sylvain Guetta. Manasse, qui est le, le cousin de David il voilà. n'y a pas de problème euh, qu'est-ce qu'on voulait vous dire d'intéressant à part toutes ces bêtises euh, bah, déjà vous pouvez nous appeler au 3216 16 hein, pour voilà. témoigner ce matin on est ensemble tout au long cette nuit Et même demain jusqu'à 20h, les amis. Et, et puis oui. vous nous aurez par mail aussi, hein, vous pouvez nous parler par mail à grandrochermc.fr. Grandrochermc.fr. Il, y il, y il y a par exemple il y a Renaud euh, qui nous écrit bonsoir, nous on part au sud à Biscarros pour aller au nord à Calais. Hein, on part du sud, Biscarros, pour aller au nord à Calais, pas embêté sur la route, on vous écoute. C'est super, vous êtes au top. Bah, euh, merci, merci à Amandine et Boris. Et passez-nous un petit coup de fil hein, si vous avez envie de nous, nous parler un peu comment se passe votre votre chemin. Oui. Je vous rappelle qu'à partir du moment... On vous passe l'antenne, on vous offre des cadeaux. Hein. Voilà, on vous offre des cadeaux. Il euh, y a des packs musique et foot, des packs CD, DVD. Qu'est-ce qui reste Des lunettes, euh, euh, Chris euh, à 179 euros, des belles paires de lunettes euh, pour euh, bah, pour les vacances et aussi pour faire de la route. Smartphone, paire d'écouteurs, etc. Appelez-nous, appelez-nous où que vous soyez. Euh, et puis on reçoit aussi euh, beaucoup de messages sur le hashtag Grand Racher décidément là, ce soir, c'est c'est au niveau des réseaux sociaux, c'est très important. On a Grégory par exemple euh, qui nous écrit après vous avoir écouté toute la journée. Je vais me coucher en pensant à vous demain. Je vous envoie une petite photo du petit-déj. Eh bien, Grégory, on vous, on vous prend au mot. Envoyez-nous une photo du petit-déj pour nous réveiller ouais. demain matin. Alors moi j'aimerais bien la, la, le vrai petit déj, quoi. La photo euh, c'est pas terrible, euh, mais non, mais il doit être un peu loin pour nous envoyer un vrai petit déj. Hein. Ah oui, le récipient nous faire livrer un petit déj. En oh, revanche, voilà, si y a un boulanger qui est dans le 15 15e ou vers ici les Moulinots, tout ça. François et un qui, petit creux. Non mais ça pas fait qu'une demi-heure qu'il a pas mangé. Non. François un petit creux. Je parle pour demain matin. Je parle pour demain matin, les amis. Hein. Euh, voilà, on est au 12 rue Dorador sur Glane, hein, 75 015 Paris. Cordialement, euh, voilà. on peut y aller. Hein. À l'attention de Monsieur François Sorel. Oui, ou d'Aurélie ou de Barthélémy, ah. y a pas de problème. Euh, pas de soucis. Ben oui, et puis euh, vous pouvez aussi euh, nous envoyer des SMS pour gagner euh, des cadeaux. Hein. On vous offre euh, toujours un Samsung S6 Edge euh, d'une valeur de 409 euros. Jusqu'à 8h du matin, vous pouvez nous envoyer des SMS. Ouais. Donc, pour jouer, c'est très simple. Il suffit d'envoyer RMC au 7 32 16 Je répète, RMC au 7 32 16 Bonne voilà. chance. Et puis le 32-16, de standard, euh, on évidemment, on s'adresse à tous ceux qui sont en, en vacances et qui partent en vacances, mais on aimerait bien aussi avoir le témoignage de ceux qui travaillent. Hein, on en mmh. parlait tout à l'heure, on en a eu quelques-uns. On a eu euh, notre auditeur qui était ambulancier et notre conducteur aussi oui. euh, routier. Bref, vous travaillez. Euh, soit Peut-être que vous êtes saisonnier aussi C'est une période où il y a beaucoup de saisonniers hein, Qui travaillent et dur. Mmh. N'hésitez pas à nous raconter un petit peu comment ça se passe oui. cette saison Est-ce que c'est une bonne saison Tiens, Est-ce oui. que c'est une saison euh, Où il y a du monde, où mmh. le business fonctionne Ça nous intéresse aussi oui. Vous êtes par, par exemple patron de bois de nuit ou de bar Qui vient de se terminer, dites-nous comment est l'ambiance euh, Ça nous intéresse 32-16 oui. et puis en plus on vous récompensera oui. avec des petits cadeaux oui. 32-16 D'ailleurs là on a une personne qui part pas en vacances C'est Sylvain qui dit je vous écoute alors que je ne pars absolument pas en vacances Et c'est tellement bien que je pose la question Pourquoi pas le Grand Roche Toutes les nuits sur RMC oh. Alors mon François ouais. Vous soyez dans chaud. un état Moi Sylvain <rire> je suis chaud Tout l'été Grand Roche voilà. Non, je... mais là, je pense que c'était toute l'année. Euh, ah, voilà. C'est compliqué. La ouais, pas facile. Le Et 14 je... novembre, euh, pour trouver un bouchon sur la route, il va falloir se <rire> le vrai. quand même. Hein vrai. Ouais. Je ne dirai pas, je ne dirais pas la, la, la phrase suivante euh, du, du mail de Sylvain. Si je vais être obligé de la dire maintenant. Qu'est-ce qui se passe euh, Sinon, on en est à combien pour le défi du million pour Aurélie Topless Très loin. Moi, je dis que c'est quand, quand même le truc important de cette nuit. Hein. Euh, manifestement. <rire> Je... 1997. Je pense, pense qu'il y en a trois doivent... auditeurs pour appeler. Ils doivent être devant leur, si leur, plait, leur clavier. Bon, c'est c'est trop tard. Voilà. trop tard. dans on Aurélie... une... va dans deux minutes. Donc, on euh, se une... dépêcher pour avoir le million. Genre, vite, vite, vite. Ça, ça, oui, va, être quelque chose. ça va être compliqué. On va être, être obligé de la retenir dans le studio. Euh, dans une minute, il sera deux heures. On fait tout de suite un point sur la circulation. On y va.